Militaire, putschiste situation toujours confuse dans le pays. RMC, il est 8h. Un homme a tenté d'arrêter la course meurtrière de Mohamed Lawesh Boulel. C'est ce qui ressort du PV de déposition des trois policiers niçois qui ont tué le terroriste sur la promenade des Anglais jeudi soir. Le terroriste a fait 84 victimes. Marion Dubreuil, rien ne préparait ces trois policiers à un attentat de cette ampleur.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 Merci de Marion Dubreuil pour RMC. Christian Estrosi, le président de la région PACA, met en cause le manque de policiers à Nice le soir du 14 juillet, accuse directement le gouvernement. Euh, Sébastien Pietra-Santa, bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, député socialiste, rapporteur de la commission d'enquête parlementaire sur les attentats. L'unité nationale, c'est terminé Oui, je, je suis euh, totalement désolé par cette situation. Ça fameuse catastrophe parce que, honnêtement, À quelques minutes après euh, ce drame, on avait déjà les, les premières polémiques, notamment de la part de Christian Etrosi et d'un certain nombre de responsables de droite. Ce n'est pas digne et ce n'est pas respectueux vis-à-vis -vis des victimes. Ce matin, dans le JDD, le Premier ministre Manuel Valls dit texto que le risque zéro n'existe pas. Ça veut dire qu'on n'aurait pas pu éviter cette attaque terroriste Non mais je, je dis exactement la même chose, c'est-à-dire que malheureusement on n'a pas de risque zéro en matière de terrorisme, non, on, a, on peut avoir les meilleures législations, les meilleurs services de, de renseignement, le risque zéro n'existe pas, prenons les, le cas des états unis qui ont les meilleurs services secrets au monde, qui ont la législation euh, la plus euh, restrictive en matière de... de, de, de, de Et eh bien ça n'a pas empêché Orlando qui était également un acte totalement imprévisible ou les attentats de Boston nous San Bernardino. Donc on voit bien toute la difficulté dans laquelle on est. La France est l'ennemi public numéro un de Daesh. On savait qu'on allait être frappé. La question était de savoir où, quand et, et, et de quelle manière. Et on voit bien que ce qui s'est passé à Nice ne pouvait pas être arrêté, ne pouvait pas être prévisible. Votre collègue de la commission d'enquête parlementaire sur les attentats, Georges Fenech, qui est par ailleurs député Les Républicains, explique qu'il faut changer de braquet. Vous êtes d'accord Mais nous avons travaillé pendant euh, près de six mois dans le cadre de la commission d'enquête. Il était le président, j'étais le rapporteur. Deux couleurs de couleurs politiques différentes, nous avons travaillé de manière totalement transpartisane, avec pour seule volonté d'être utile pour la France. J'ai formulé à travers mon rapport 40 propositions que j'ai remises cette semaine au ministre de l'Intérieur, au président de l'Assemblée Nationale. Ces 40 propositions, elles ont pour objectif d'améliorer le dispositif de lutte contre le terrorisme. Néanmoins, je l'ai dit depuis les attentats de Nice, pas une seule de ces propositions n'aurait permis d'empêcher ce qui s'est passé à Nice. Bien sûr qu'il faut continuer à améliorer nos dispositifs de lutte contre le terrorisme, mais ayons la modestie de dire que parfois, malheureusement, comme c'était le cas à Nice, c'est totalement imprévisible et on n'aurait pas pu empêcher cet acte terroriste d'être commis. Et pourtant, Manuel Valls dit ce matin dans le que nous allons gagner cette guerre contre l'État islamique et le terrorisme. Bernard Cazeneuve appelle les volontaires à rejoindre la réserve opérationnelle. Est-ce que c'est ça qui va arrêter les attaques terroristes sur notre territoire Mais d'abord, la France doit continuer à être la France. On ne doit pas céder euh, à la peur, à la panique. J'ai entendu euh, un certain nombre de, de, de, de personnes qui disaient il faut interdire les manifestations, il faut interdire les regroupements. Euh, vous imaginez la France, euh, ce qu'elle serait si euh, c'était euh, cela On doit continuer évidemment à vivre, tout en étant vigilant, tout en renforçant nos dispositifs euh, de sécurité. Il euh, y a euh, cette réserve opérationnelle qui a été euh, annoncée. Je trouve que c'est effectivement une bonne chose. Mais d'autres mesures doivent être euh, prises en place, mises en place. C'est le sens des 40 propositions que, que l'on fait dans, dans la commission d'enquête. Merci Sébastien Pietrasse, député socialiste des Hauts-de-Seine, d'avoir été en direct sur RMC ce matin. L'enquête sur le profil de Mohamed Lawesh-Boulel continue. Cinq personnes de l'entourage du terroriste sont en garde à vue. L'une d'elles explique que le terroriste n'était pas vraiment un religieux, mais plutôt un fêtard avide de femmes. Sa radicalisation a été très rapide et ce n'est pas un profil inédit, d'après Dunia Bouzard, anthropologue.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 des victimes, 84 en tout. 202 personnes ont été blessées et 26 sont toujours en urgence absolue. La promenade des Anglais a partiellement ouvert hier, mais les Niçois sont traumatisés. Christian est le père de deux enfants, Noah et Lilou. Ils étaient venus admirer le feu d'artifice en famille. Le reste de cette soirée est difficile à expliquer aux plus petits Au moment des faits, ils étaient tout à fait terrorisés. Ils étaient cadavériques, euh, la maman était également euh, extrêmement choquée. Et, et il me fallait quelqu'un qui me donne une ligne de conduite. Les clés, je les avais pas. Donc j'ai pu rencontrer un psychologue qui m'a dit « Faites-les euh, parler, dessiner, utiliser des jeux de construction de façon à, à ce qu'ils puissent euh, exhorter cela. » Je vais rester attentif. Et puis euh, aujourd'hui, les enfants savent qu'il peut y avoir des difficultés, mais pour autant, ils ne sont pas seuls. Ils sont euh, accompagnés et que même si... On parle avec émotion de ceux qu'on regrette, c'est pas pour autant que c'est une faiblesse. Et la vie reprend comme elle peut sur la baie des anges, à Nice. Les commerces sont rouverts, les serveurs ont remis leur tablier. Mais Vincent a bien du mal à passer à autre chose.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 Propos recueillis par Léodie messager pour RMC. Ce matin, les niçois et les touristes continuent de se recueillir. Des roses blanches sont données gratuitement pour fleurir le monument en mémoire des victimes. Demain, la promenade des Anglais sera totalement rouverte après une minute de silence observée à midi. L'autre actualité de ce dimanche matin, c'est la Turquie. Une partie de l'armée a tenté de prendre le pouvoir vendredi soir avant que les partisans du président Erdogan ne reprennent les choses en main. Situation toujours confuse dans le pays. Tony Favaise en témoigne depuis le sud-ouest de la Turquie où il passe Ses vacances. Avec les événements, on n'est pas du tout en sécurité. Hein. Dans le hall, il y a des gens, Kalachnikov, comme je disais, on ne sait pas si c'est des bons, des méchants, on ne sait pas de quel côté ils sont. moi euh, J'ai ma fille qui est en crise de mer, euh, on n'ose plus sortir, il y, a, il y a des gens qui crient dehors, on ne sait pas si c'est parce qu'ils jouent ou parce qu'ils ont peur. Le moindre bruit, on est là euh, dans le sursaut en se demandant euh, qu'est-ce qui va arriver quoi. Voilà, ce vacancier français qui doit rentrer en France. Aujourd'hui, les vols ont repris à l'aéroport d'Istanbul. Ça faisait plus de 30 ans que la Turquie n'avait pas connu une tentative de coup d'État. RMC, les 8h08, on passe au sport. Le tennis, quart de finale de la Coupe Davis et avantage France. 2-1 pour les Bleus face au Tchèque. Hier, le double Mahu-Herbert s'est imposé en 5-7 face au duo Tchèque. Et ce n'a pas été facile, mais le duo était été Eric Salio.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 Mais ça se comprend, en cas de qualification pour les demi-finales, les bleus iront probablement aux états unis lesquels possèdent les frères Brian, ancien numéro 1 de la discipline, mais qui coincent depuis un an face à R.V.R.M.A.U. Eric Salio, Joe Wilfried Tsonga peut qualifier la France, il affronte Jerry Vesely le tchèque à partir de 13h, ce sera sur RMC. 15 e étape du Tour de France aujourd'hui, 160 km et trois grosses ascensions au programme entre Bourg-en-Bresse et Culose. Peut-être occasion d'attaquer le maillot jaune, mais Christopher Froome est très confiant. Ça dépend. Ça dépend de qu ce, qu -ce qu'ils font les autres coureurs parce qu'il euh, y a beaucoup de monde qui, qui veut prendre plus de temps sur le classement général et chez nous, nous sommes déjà contents avec, euh, avec tout ce qu'on qui a déjà. Euh, il faut garder le maillot et euh, attendre à voir qu ce qu'ils font les autres. 15e étape du Tour de France à suivre sur RMC dans l'intégral tour à partir de 14h. Les courses hippiques, c'est à Maison Lafitte aujourd'hui, mon cher François. Bonjour, mon cher Pierre, bonjour. Et c'est vrai que oh Sébastien Darras, mis sur le 11 New Amsterdam et le 3 Matchello. Luis Fernandez pense que le 2 Android Acre à ses changes, ou Hacker, tout dépend. C'est comme vous voulez. Et Laurent Godard, quant à lui, retient le 5 Spring Princess et le 10 Rayo D'Or. Le 11, le 3, le 2, le 5 et le 10.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 Y des experts qui revient après les animaux comme chaque samedi et dimanche vous le savez, 6h, 10h nous sommes là avec les meilleurs experts de France et après les animaux, place à l'automobile avec Jean-Luc Moreau, le seul, unique et le vrai Bonjour Jean-Luc, bonjour monsieur François bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs je dis le vrai parce que de temps en temps on a des, il y a y a des dépôts, Oui, c'est vrai, vrai, mais là oui, j'ai bien vérifié, il y a la contrefaçon, tout à fait et surtout aimez... pendant les vacances, avec les, les trajets à Vintimille, <rire> vous savez vous risquez de ramener un Jean-Luc Moreau de contrefaçon, oui, faites attention parce que vous... Donc, Allez, euh... le, le seul moyen d'arriver à savoir si c'est le vrai ou pas, oui. c'est que si les blagues sont bonnes, c'est un faux. Et voilà, c'est ça. <rire> que, bon. Ou peut-être l'inverse, je ne sais pas. Enfin, on verra. Euh, nous allons passer deux heures ensemble dédiées à l'automobile. Euh, vous le savez, avec vos questions, dès maintenant, vous pouvez joindre Jean-Luc au 32 16 ou bien auto-rmc.fr. On vous attend. La vie continue, hein, bien sûr, donc on reprend, euh, on va dire, le, le cours normal de nos rendez-vous, vous le savez. Notre bon plan auto, votre enfant est-il correctement attaché en voiture oui, et puis la semaine prochaine, on fera votre belle-mère, est-elle correctement attachée <rire> sur, sur, le le toit, sur le toit sur le toit, voilà. sur le toit de la voiture, ça va être sympa. Laissez auto, ça sera la Hyundai Ioniq. Oui, la elle est voiture, un peu comme la voiture vous, elle de l'homme est Ionique. Oui, oui, elle est bio en plus. Donc euh, <rire> c'est la voiture de l'homme qui valait 3 milliards. Une concurrente de la Prius 4, donc une voiture hybride. Vous saurez tout à l'heure si c'est mieux, moins bien, si c'est plus cher, moins cher, un suspense. C'est intéressant de voir que Hyundai se positionne véritablement en, en plus en frontal avec. En, euh, exactement, Toyota. Mais, mais même plus que ça, parce que la Ionique est également disponible en véhicule électrique. En plus. On en parlera parce que je l'ai essayé également Donc On en parlera la semaine moi. prochaine euh, Et puis en deuxième partie de ce rendez-vous auto Entre 9 et 10 On va fêter un anniversaire Jean-Luc, les 40 ans de bison futé Voilà, c'est répo... pas qu'un bison ça vivait aussi longtemps euh, Oui celui-là mais il est futé C'est pour ça, ah qu oui, ça. qu'il vit longtemps bah, Il se en protège un peu, peu. Exactement. Vous saurez tout à l'heure d'abord pourquoi ça s'appelle bison futé Parce que moi c'est une question qui me taraudait exactement. Qu Depuis passé? Passé? depuis tout petit mais oui, Je ne pensais qu'à ça tous les <rire> soirs en dormant Mais pourquoi bison Bison Donc Bison Futé fête ses 40 ans et surtout Bison Futé se modernise. Ah ça c'est bien, cela y dit ils en y a... avaient un petit peu besoin oui. parce que ça commençait à sentir le. le -y, la naftaline. Ouais. Hein. <rire> le vieux bison. Du côté du bison. <rire> oui parce qu'en fait il y a une appli qui sort, Exactement, il y, y a une application qui a été présentée la semaine dernière et on vous en parlera tout à l'heure. C'est gratuit bien évidemment et ça permet d'apporter, alors c'est pas, con... pas un concurrent mmh. de Waze. Hein. Euh, non, ça non, permet d'apporter des informations un peu différentes Des Tout prévisions de trafic par exemple Eh bien justement, on verra, on essaiera de comprendre Quelle différence il y a entre les informations Qu'on peut avoir sur Waze, sur Google Maps etc., Ou même Coyote Et bison futé euh, On va parler aussi d'un instrument Qui est important lorsqu'on conduit, c'est les yeux Si exactement vous parce que tout le monde n'a pas les moyens d'avoir un, un labrador qui précède sa voiture oui oui ce qui permet de vous savez quand il y a du mou dans la laisse ça veut dire que ça freine <rire> bon alors la meilleure la deuxième meilleure solution finalement c'est le slogan que toujours quand j'étais petit en plus oui. de bison futé au volant la vue c'est la vie Vous voyez en on fait c'est une émission rétro c'est exactement voilà. c'est vintage et vous non, verrez, mais on, que... on évoquera bien évidemment l'importance oui. de bien voir quand on conduit et vous verrez que c'est pas gagné le cas de Et puis on terminera ce rendez-vous auto Par deux autres rendez-vous On évoquera le phénomène Pokémon Go Vous savez c'est ce jeu qui est disponible sur les mobiles Et qui euh, a, Comment dirais-je Apporte des comportements complètement fous À vous, qui, qui peuvent être carrément Très dangereux. Extrêmement dangereux. Ça peut être suicidaire voilà. même de se balader dans, dans dans la rue en ville. Et on et en de chasser les bestioles. On vous expliquera comment ça marche. Et, et puis et... l'actualité de la semaine avec automoto.com et Lionel Robert qui nous rejoindra. Bienvenue à vous toutes et à vous tous. C'est parti pour ce rendez-vous auto le 32-16 ou auto.rmc.fr. Et Benjamin est notre premier auditeur de ce dimanche matin. Bonjour Benjamin. Oui, bonjour. Bonjour Bienvenue. Benjamin. Merci. Euh, moi, je vous passe un petit coup de fil. En fait, euh, j'ai deux questions. Euh, la première, en fait, j'ai, en fait, je, je veux changer ma voiture de familiale. Euh, j'ai quatre enfants et en fait, c'est un petit peu toujours un petit peu compliqué euh, pour, pour, pour pour emmener tout le monde. Et et je, je en fait pour choisir un, un van, euh, type un peu multivan de, de chez Volkswagen. Oui, vous savez que Jean-Luc et... aussi est multivan. Oui. Mais <rire> des vannes qui sont pas forcément drôles. C'est ça le souci. <rire> <rire> ouais. Excusez-moi Benjamin, mais celle-là je ne pouvais pas passer à côté Donc oui. un multivan, d'accord oh, éventu ouais, voilà. Éventuellement, dans ce, dans, dans ce style-là Et c'est vrai que du coup euh, Parce qu'on a, on a cette place-là C'est un Fremont, un Fiat Fremont Mais c'est un petit peu juste en fait euh, pour, pour, pour les enfants donc, euh, Parce qu'après vous, voilà. avez, vous avez le Chrysler Voyageur Il y a le Chrysler Voyageur Qui Voyager, qu est, qu est, le, qu est le cran au-dessus, qui reste quand même Une voiture Parce que là quand vous me parlez euh, Du oui. multivan, bon Euh, vous passez dans la catégorie camionnette. Donc ouais, il va bah, falloir après. vous acheter une casquette et faire chauffeur de bus. C'est un peu ça, ouais. Après, c'est un peu. Le Chrysler Voyageur, très honnêtement, à 7 oui. avec des bagages. On, on met déjà beaucoup de choses dedans. Et à 7, on est confort Et à 7, on est très confort, parce que même les deux places à l'arrière sont confortables. Et il y a mmh. quelque chose de particulier sur cette voiture, c'est que, euh, vous savez, les sièges rentrent dans le plancher, et quand les sièges sont sortis, les coffres dans lesquels on range les sièges permettent de mettre des bagages. Donc vous avez la taille du coffre, qui même en cette place, est déjà assez importante. Vous avez entre les les rangées de sièges de la place pour mettre des choses en longueur, et vous avez sous les sièges, encore des rangements. Ce qui permet, avec un véhicule moins encombrant qu'un multivan, mmh. de conserver une vraie voiture... Hein, avec un comportement de voiture avec euh, en plus relativement agréable à conduire, enfin quand je dis relativement non, très agréable à conduire euh, sauf si vous faites euh, de la petite route de montagne où là bon, l'engin le, va montrer ses limites parce que oui, boîte automatique ça. pas forcément euh, euh, au top euh, enfin un moteur qui consomme un petit peu plus que la concurrence, mais pour moi ça, franchement à partir du moment où on, on a, euh, comme vous dites euh, vous avez quatre enfants c'est ça, oui, ça vous fait. allez être six dans la voiture, on en a 6 Six, franchement ouais, on a de la ouais. place dans ce véhicule là c'est le seul monospace où réellement quand on est 6 ou 7 on a de l'aisance parce que les autres c'est vrai et en plus les deux places de derrière c'est pas deux punis oui, non, non, mais et oui, si je... vous prenez l'option euh, haut de gamme vous avez en plus un, un système vidéo avec plusieurs écrans qui sont au plafond franchement on l'impression d'être dans une salle de cinéma Donc on voit pas les ah oui, en plus. on voit pas les kilomètres passés. Ça ça reste une voiture. Bon après, vous pouvez passer effectivement à la taille au au -dessus. niveau tarif, au niveau tarif parce que ah, ce, ce Chrysler voyageur est, est au même prix que peu, le Multivan, À peu près dans les mêmes tarifs. Bon en fonction des options que vous allez prendre mais ce que vous pouvez peut-être faire c'est trouver un modèle d'occasion, vous voulez une voiture neuve ou pas je voulais une voiture, mais en fait, je vais prendre en leasing. D'accord. Bah, une... bah écoutez, ouais. en plus, vous avez un Fremont, alors donc c'est le même ouais. concessionnaire. Mais oui, vous en pouvez peut-être peut négocier avec lui, mais je vous assure, hein, euh, c'est pour moi le meilleur choix, c'est ça. Et Pas... en, en termes de, mot... excusez-moi, en termes de motorisation, euh, y a, du coup, il y a plusieurs. Euh... Ah non, là, vous aurez diesel ou diesel. De <rire> euh, toute façon, de toute façon, ouais. un multivan, ouais. euh, vous, non, vous avez diesel sûr. ou diesel. Hein. En puissance, je veux dire, il y a plusieurs... Euh, euh... Alors de mémoire, je crois qu'il il a évolué en puissance, il doit faire 183 chevaux chevaux, quelque chose comme oui, ça. D'accord, ok. Non, il y, a, il y a du répondant, c'est-à-dire quand la voiture quand même est chargée, vous n'êtes pas obligé de pousser dans les côtes. <rire> ok, il Et le non, Chrysler Non, le Chrysler n'est pas disponible. En France, en version essence. D'accord. Et si vous y si voulez acheter aux états unis vous pouvez avoir un moteur V6 dedans. Là, mais ça devient un peu compliqué. Voilà. Et surtout, au niveau consommation, ça va être compliqué chez nous. Voilà. Mais non, non. Le, pour moi, le, le meilleur choix, c'est ça. Benjamin, toutes tout, les réponses de Jean-Luc vous vont. Ça va ah Oui, parfait. Parfait. J'avais une deuxième question. Allez-y. Euh, si c'est possible. Mon, comme, en fait, je veux aussi changer mon véhicule professionnel. En fait, je suis, je suis vétérinaire de campagne. Et, et en fait, euh, je voudrais prendre un SUV, j'ai déjà ça, mais qui me permettent de, pu, de pouvoir aller aussi bien dans les chemins de campagne que, que dans les prés, etc. Euh, et et j'optais éventuellement pour un Tiguan. Donc, ah, il est euh, très bien. Franchement, le nouveau Tiguan, il est vraiment super. Ouais. Il est vraiment super. Est euh, allez, je, je vais vous le dire, je suis venu avec un ce matin à la radio. Franchement, c'est pas mal. Euh, bon, j'ai pas roulé vite pour venir, mais j'ai fait 5 ,3 litres de moyenne. Donc ça ouais. veut dire que en étant en roulant gentiment, on peut faire 6 litres, 6 litres et demi. quoi. Et, et surtout, c'est une voiture extrêmement confortable, qui a beaucoup progressé en termes Qu'est-ce qu'il y a de neuf terme. dans ce nouveau Tiguan ah Bah tout. Absolument, tout est neuf. Vous oubliez complètement l'ancien Tiguan. Et mmh. le nouveau Tiguan, il monte la barre d'un cran. Et clairement, dans sa catégorie, c'est la référence. Hein. On en, on en parlera euh, alors peut-être la semaine prochaine ou la oui. semaine d'après. Mm -hmm. On verra avec la ionique mais franchement c'est c'est vraiment très très bien. Et puis vous avez en plus une vraie transmission intégrale et c'est vrai que si vous avez besoin vous de crapahuter ça ça peut ça peut être bien d'avoir ça. Merci beaucoup Benjamin. Il est 8h20 RMC, On revient dans un instant avec Audrey qui est infirmière libérale et qui aimerait acheter une Audi A1. Euh, et elle se pose la question de savoir si elle doit prendre un, un, modèle un... diesel ou essence. Si elle peut monter à deux avec la Audi A1. Oui. Bon.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 Je rappelle que vous pouvez nous appeler ce matin au 32 16 dans ce rendez-vous auto-exclusif RMC. Hein, deux heures dédiées à l'automobile, chaque dimanche 8h-10h avec notre spécialiste Jean-Luc qui répond à toutes vos questions. Vous souhaitez changer de modèle euh, Vous avez un problème technique avec votre véhicule Pas de problème, c'est ici que ça se passe. Euh, vous avez le mail aussi auto-rmc.fr. Si vous nous joignez par mail, n'oubliez pas votre numéro de téléphone. Jean-Luc, on accueille Audrey qui est là. Bonjour Audrey. Bonjour. Bonjour Audrey. Bienvenue Audrey. Merci. On aurait besoin d'une infirmière ah à domicile non, mais, pour François. Juste une chose, euh, Jean -Luc, a pas pris ses gouttes juste une chose, Jean-Luc et moi-même détestons les piqûres, Audrey. Voilà, ça oh, je dois mais, vous l'avouer. Mais vous aimeriez les miennes. Ah, ah peut-être. Peut-être. <rire> <rire> peut alors là après je ne sais, je ne sais pas. Euh, il faudrait constater, mais je. Vous êtes dans, je, vous êtes dans quelle région Audrey Euh, je suis en ile de france sur Paris-20e. Ah Paris ben ah voilà, bah vous êtes prête chez François, donc euh, il va pouvoir tester, il me dira après comment c'est. Pourquoi, <rire> pourquoi c'est moi qui commence ah Parce que vous êtes plus près. <rire> oh, j'ai la voiture, je peux rouler. Ah d'accord, justement, ça tombe bien. Vous voulez voilà. nous parler de voiture ce qui est vous, pas voulez, prête, oui, vous voulez une Fiat ou c'est ça Non, pas du tout. Alors déjà, j'ai deux petites questions. Donc la première, c'est euh, concernant mon véhicule que j'ai actuellement. Et euh, concernant le véhicule que je souhaite ach euh, acheter. Alors, Alors allez-y, commençons par quoi début aujourd'hui. Alors, euh, bah là, actuellement, je roule en BMW série 1. Oui. Et, euh, et l'embrayage a pété. Alors, quelle, quelle, quelle motorisation vous avez dessus euh, C'est une 118D. Ah. 2009. Vaudrait, euh, vous allez <rire> déjà... Euh, vous savez faire un bonnet d'âne avec du papier Non, pourquoi Vous allez <rire> aller sur Internet et regarder comment on fait un bonnet d'âne. Vous allez euh, vous faire un bonnet d'âne, vous mettre au coin un quart d'heure. Pourquoi ben, Ça vous apprendra. -ce vous vous m'avez dit, je suis dans le 20 e en région parisienne, je suis infirmière libérale, donc vous faites des petits trajets, et oui. vous avez acheté un diesel, voilà. et, vous, et, vous, et en plus vous me demandez pourquoi votre embrayage non, est. Non mais Jean-Luc, je ne vous ne permets pas d'engueuler <rire> comme mais, ça Audrey. <rire> non, non mais cette voiture-là, j'avais acheté avant de faire Ah d'accord, bon. Et là, je vais changer de voiture. Ah d'accord, ça va, vous êtes. C'est pour ça. Je, je vous absous. Voilà, mais en fait, euh, concernant l'embrayage de la BMW série 1, ouais. euh, par contre, j'ai vu sur Internet qu'il y avait eu beaucoup euh, de problèmes avec l'embrayage sur ce modèle-là. Donc, euh, est-ce que c'est... Euh, elle, qui... elle a combien de kilomètres, votre euh, voiture euh, 120. Ouais, alors 120 000, euh, on peut considérer que l'embrayage, il est mort de sa belle mort. Hein. Ah, d'accord. Voilà. Non, 120 000 en plus, si vous avez fait un peu de ville avec, euh, franchement, oui. un embrayage, c'est pas éternel, c'est une pièce d'usure. Il faut uh -huh. voir les contraintes qu'il subit. Hein. On, on lui frotte les oreilles en permanence, donc euh, ça s'use. Et, ah, et 120 000, vous m'auriez dit, ma voiture à 40 000 kilomètres, oui, on pouvait considérer qu'il pouvait y avoir une usure prématurée, sauf si vous avez tendance à laisser le pied sur l'embrayage au feu rouge, mmh. par exemple. Oui. Ça, ça, ça use quand même l'embrayage. Bon, alors, si vous n'avez pas fait ça... Vous, En plus, avez fait 120 000 km. Franchement, c'est une usure normale. Hein. En, ah, dans, dans une zone urbaine, c'est une usure normale, 120 000 km. D'accord. Ça n'est pas bombe. pour quelqu'un qui ferait que de l'autoroute, mais pour quelqu'un euh, qui roule Il en ville. Beaucoup de vie, ouais. Et puis, les diesels usent plus vite leurs embrayages que les modèles essence. Pourquoi Parce qu'il y a plus de couples au démarrage. Donc, l'embrayage a plus de sollicitations. Les voitures sont en général un peu plus lourdes. Donc, on use plus rapidement en embrayage sur un diesel. D'accord. Alors du coup, concernant ma deuxième question, je souhaite acheter un modèle plus petit, plus non, plus facile pour se garer. Donc l'Audi A1. Je pense que ça oui. Un vous bon pouvez. C'est parce que vous roulez toute seule. C'est pour ça. Euh, bah oui. Oui bon. Donc parce que vous n'avez pas le droit dans une Audi A1 de rouler plus que A1. C'est pour ça que ça s'appelle un. Vous êtes au courant. <rire> D'accord. Voilà. Autrement vous, vous êtes bon public, hein, franchement, franchement parce que pour rigoler de cette blague là ça fait la deuxième fois plus une Audi A3, une Audi A4 ou une A5. Hein. Non ouais. mais je suis bien obligé de rigoler. Oui c'est pas... vrai. Oui, oui, obligé, ouais. Non mais vous êtes maligne, vous avez raison. Ouais, comme ouais. ça vous avez une réponse bah, qui oui. tient la route. Trois il y a la. Non Fiat je Uno, Comme je vous disais tout à l'heure, quand on roule tout seul. Hein. Enchaînez Jean Luc. Préfère mmh, je A1 c'était plus drôle en fait. D'accord. Bon, alors... je peux, peux rigoler à la demande. Aussi, oui. De Donc alors cette Audi A1. elle est plutôt jolie. Elle a été restylée l'an dernier. Elle plaît aux femmes et elle est oui, chère. Voilà. Voilà. L'essentiel. Mais moi je voulais faire un leasing pour. Ouais. Pour ma profession. Vous avez tout intérêt effectivement, parce que vous, professionnellement, vous pouvez déduire les charges euh, de, de l'auto. La ouais, oui, bien sûr. Tout à fait. Et du coup, euh, moi, bon, euh, je n'y connais pas grand-chose aux voitures, je voulais prendre un diesel mais, le... ah mais apparemment, non. <rire> ben bah, bah, bah, non. Bah, non. Euh, vous n'allez pas prendre un diesel pour faire de la ville. On l'a dit tout à l'heure. Alors d'abord, le diesel en ville il s'encrasse et surtout un diesel ça n'aime pas les petits trajets. Bien sûr. Donc il ouais. va tomber en panne. Donc en plus, et vous n'avez aucun intérêt à prendre un diesel, puisque vous faites combien de kilomètres par an, même si vous roulez beaucoup, vous faites vraiment que des petits trajets. Bah, on va dire de là où je travaille, il y a 20 kilomètres. Et après, je reste dans la même ville, Paris, ouais. Montreuil. Bagnolet. Je voilà. Bon, donc, vous faites vraiment que du petit trajet. Vous démarrez, vous arrêtez un petit peu plus loin. Euh, et un diesel, diesel c'est typiquement le genre d'usage qu'il déteste. Mmh. Est-ce qu'il y a un modèle d'essence que sur vous le, pourriez sur préconiser, sur, sur les essences, en plus, il y a un choix considérable, on nous dit hein Alors, je sais pas. Est-ce que vous faites de temps en temps de la route avec cette voiture, Audrey Euh, très rarement donc un petit moteur, le petit moteur de base ça vous suffirait il y a un 1 litre TFSI c'est un moteur 3 cylindres qui fait 82 chevaux qui est largement suffisant pour faire de la ville vous avez la même version si vous voulez un petit peu plus de nerfs en 95 chevaux et surtout qui pour vous peut avoir un avantage c'est qu'il ait une boîte de vitesse mécanique robotisée, mmh. donc euh, considérons comme une boîte en une, une boîte automatique quoi. Une, ce que chez Volkswagen on appelle la DG. voilà bon, il y a une DG sur cette Audi A1, on va l'appeler comme ça, c'est plus simple. Euh, pour moi le bon choix c'est ça, vu l'usage que vous en avez. Mmh. La 1 litre TFSI 95 chevaux avec la boîte robotisée. Bon. Et bien voilà. Et puis, si vous êtes que toute seule à l'intérieur, en, en, version 3 portes, c'est suffisant. Par contre, faut prendre, après, le problème chez Audi, c'est que vous achetez, euh, Oui, les options. une, une, voilà, une <rire> caisse avec, avec, euh, avec des roues. Voilà. Éventuellement, éventuellement, éventuellement des roues y et un puis moteur. Il faut acheter le volant, d'option. Il voilà, faut, faut tout acheter enfin, en voilà. option. Donc, ça grimpe assez vite en termes de tarifs. Bon, Audrey. Merci pour votre appel. Jean-Luc, il est bientôt 8h30, un point sur la météo, les infos et on revient avec l'essai de la semaine. Ce sera peut-être, tiens, une éventuelle concurrente à la Toyota Prius, c'est la Hyundai Ioniq et puis notre bon plan auto dans un instant. Et puis je vous rappelle que vous pouvez à tout moment nous joindre au 3216 pour poser vos questions, 3216 ou auto A tout de suite. Rejoignez les experts auto sur leur page Facebook, Votre Auto sur RMC. Pour que votre voiture soit dans une forme olympique cet été, prenez rendez-vous sur Feuvert.fr et gagnez 10% sur votre révision. 10% Et eh oui, il n'y a pas que les athlètes pour battre des records. Feu vert, expert et en plus moins cher. Offre valable jusqu'au 30 juillet. Voir conditions sur Feuvert.fr. Un coup d'œil sur la météo de ce dimanche avec un... Joli soleil visiblement, hein. Valentin maillot bonjour. Ah moi je veux du beau temps, hein, François, aujourd'hui bonjour. bonjour, même si c'est vrai quelques nuages persistent hein, sur les Hauts-de-France et le Grand-Est, mais rien de bien méchant, le soleil brille et brillera toute la journée, avec un beau ciel bleu de la Bretagne jusqu'aux côtes de la Méditerranée et en Corse. Mais encore un petit peu de vent, ce matin en vallée du Rhône jusqu'à 50 km/h, vent qui cesse son bras petit à petit. Demain le soleil brillera encore presque partout, seulement quelques nuages encore près des frontières du nord. Ce temps d'été qui va se poursuivre aussi mardi, qui sera la plus belle journée de la semaine, et puis après ça va se dégrader hein, avec...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 Un point sur l'actualité avec Arnaud Souk. Bonjour Arnaud. Bonjour François, bonjour à tous. La vie reprend doucement son cours à Nice, moins de 72 heures après cet attentat meurtrier. C'est 84 personnes tuées par un camion fou sur la promenade des Anglais. Elle a rouvert hier à la circulation cette promenade. Beaucoup sont d'ailleurs venus rendre un hommage, déposer un message, une fleur, allumer une bougie en signe de deuil et de recueillement. Certains établissements ont également rouvert leurs portes. Le restaurant de la plage du Sporting, par exemple, en front de mer. Malgré le choc, Laurent, le gérant et ses équipes ont repris le travail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 La vie, continue, voilà, la vie continue, l'enquête aussi, elle avance, cette enquête, on, on le sait depuis hier, Mohamed euh, lawayesh Boulel s'est radicalisé en très peu de temps, il a commis cet attentat d'un genre nouveau euh, dans le mode opératoire, sans armes lourdes, sans explosifs, mais son attaque porte bel et bien la signature de Daesh. Elle répond d'ailleurs à tous les critères de l'état islamique pour euh, Jean-Claude Brizard, expert en terrorisme.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 de l'organisation. Ça veut bien dire qu'il y a un lien établi au chef de l'État islamique. Toujours est-il que le profil de Mohamed Lawayesh Boulel est inquiétant par sa banalité. Un homme inconnu des services de renseignement, simple délinquant si l'on peut dire de droit commun. il souffrait visiblement de troubles du comportement. Il avait d'ailleurs été soigné chez un psychiatre en Tunisie quelques mois avant son arrivée en France, Violette Voldoir. Oui, en 2004, Mohamed Boulel a alors 19 ans. Son père décide de l'emmener chez un psychiatre car il est en décrochage scolaire. Jem Hamouda, c'est le nom de ce médecin témoigne auprès de nos confrères du magazine L'Express. Le jeune homme déforme la réalité et souffre de troubles du comportement. Le psychiatre suspecte donc un début de psychose. C'est une maladie qui peut devenir grave et mener à des hallucinations et à des comportements violents. Violent, le jeune homme l'est déjà envers lui-même. Il n'aime pas son corps et s'inflige des heures de musculation intensive. Ses proches à Nice confirment que dix ans plus tard Mohamed Boulel était toujours accro à la musculation. Très instable, il souffrait aussi de troubles de l'identité inscrit à un cours de salsa, il s'inventait des faux prénoms pour mieux séduire les femmes. Et surtout, il cachait à ses connaissances l'existence de ses enfants et de sa femme. Sa femme qu'il battait violemment, toujours, d'après ses proches. Alors, d'autres questions subsistent ce matin. De nombreuses questions. Manuel Valls le martèle dans le journal du dimanche. Nous allons gagner la guerre. Mais le Premier ministre admet aussi que le terrorisme fait désormais partie de notre quotidien pour longtemps. Cela pose problème à l'opposition. La polémique enfle autour de cette question. Aurait-on pu éviter cet attentat En tout cas, la... La droite et l'extrême droite dénoncent en substance le manque de moyens. Et Alain Marceau, député LR des Français de l'étranger, tire à boulet rouge sur le gouvernement. Bien sûr que l'on n'est pas en sécurité en France. Mais comme l'État n'est pas capable d'assurer cette sécurité, on le voit. Moi, j'aimerais bien que M. Valls et M. Cazeneuve et M. Hollande soient plus capables. Mais apparemment, ils ont montré leur incapacité. Donc ça veut dire qu'il faut que nous prenions en charge nous, notre propre sécurité. Et moi, j'appelle finalement nos concitoyens à se mobiliser en créant tout simplement des groupes de vigilants. Alors, M. Cazeneuve nous annonce la mise en place d'un genre de réserve citoyenne. Il fait appel aux citoyens pour venir épauler la gendarmerie et la police. C'est une bonne mesure, mais ça va porter sur quoi 500, 600, euh, 1200 personnes. Ce pas micro-RMC de Mathilde Chouin, en Turquie, le trafic international a repris hier partiellement à l'aéroport Atatürk d'Istanbul. Au lendemain d'une tentative ratée de coup d'état militaire, 265 personnes ont été tuées, dont 161 civils. Le président Recep Tayyip Erdogan promet des purges sans précédent. Près de 3000 militaires ont d'ailleurs déjà été arrêtés après ce putsch raté. Et malgré le retour au calme, Charline, une étudiante française en Turquie et à Istanbul, s'inquiète pour la suite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 Je vais voir comment la situation va évoluer, mais si ce genre d'événement arrive encore, euh, oui, je penserai à rentrer plus tôt en France que prévu. On y croit, c'est de Clément Fraioli. En sport, Marc Cavendish, plus fort que tout le monde. Hier, sur le Tour de France à Villars, les dombles britanniques a remporté au sprint la 14 quatorzième étape. Retour à la montagne. Aujourd'hui, à 160 km, il y a six ascensions. Le britannique Chris Froome est toujours en jaune. En tennis, les bleus à une victoire de se qualifier pour les demi-finales de la Coupe Davis à 14 heures de son gage ou face à Vesely Et puis, s'il le faut, Luca Pouille sera ensuite opposé à Rosol. Il est à 8h. 9h35 sur RMC et c'est le retour des experts François Sorel. Avec l'automobile et Jean-Luc Moreau. Merci Arnaud, on vous retrouve tout à l'heure à 9h30. Et puis bien sûr, dès maintenant, vous pouvez nous joindre au 30 pour poser vos questions au toi Jean-Luc Moreau. A tout de suite. Si vos amis ne captent pas RMC, dites-leur qu'RMC est aussi en direct sur les applis tablettes et smartphones et à la maison sur leur box menu radio. L'Autojournal présente le guide spécial salon édition 2017. La référence pour tout savoir sur toutes les voitures vendues en France et dans le monde. Prix, équipement, options, fiches techniques. 5000 modèles dans un guide vraiment complet de plus de 400 pages. Le guide spécial salon édition 2017 de l'Autojournal, actuellement chez votre marchand de journaux. RMC, c'est au 32 16, 45 centimes la minute. Et au 73216, 65 centimes par envoi plus près du SMS. RMC jusqu'à 10h, votre auto, votre auto. Jean-Luc Moreau, François Sorel. 8h36, le retour du week-end des experts, l'automobile, on est là jusqu'à 10h avec Jean-Luc Moreau, puis juste après ce seront les GG du sport. Euh, j'espère que vous allez bien en ce dimanche Jean-Luc est à mes côtés pour répondre à toutes vos questions auto, dès maintenant vous pouvez nous joindre au 32 16, tout à l'heure on évoquera l'anniversaire de Bison Futé on parlera aussi de l'importance de bien voir lorsqu'on est sur la route et puis on évoquera aussi ce phénomène du jeu vidéo sur mobile Pokémon Go qui provoque en fait des comportements complètement fous, notamment euh, sur la route, on en parlera tout à l'heure avec Jean-Luc et puis euh, l'actualité de la semaine dans le monde de l'automobile, ce sera en toute fin de ce rendez-vous auto avec la rédaction d'automoto.com et Lionel Robert qui sera là Jean-Luc, alors qu'il se bat avec tous les casques disponibles dans ce studio. On, on... Oui, je viens de tomber en panne avec mon ah, casque. Alors, J'ai cru que je devenais sourd d'un coup. Eh oui, et, oui. et je me suis dit zut, euh, tout à l'heure on va déjà parler des aveugles au volant et, et en plus, plus je suis sourd. Et souvant. en plus vous êtes sourd. Et si je suis muet à ça la radio, beaucoup. alors là ça, ça va beaucoup. faire... j'ai peur que ça fasse trop. Ah ça serait quand même pas mal pour nous. <rire> Jacques est avec nous, bonjour Jacques. Bonjour. Bonjour Jacques. Bienvenue Jacques. Bonjour messieurs, merci de prendre mon appel. On vous écoute. Voilà, euh, j'ai une 3008 Peugeot, un litre 6, HD1, 112 chevaux. Voilà, euh, mon problème est le suivant, c'est qu'en roulant euh, tranquillement sur une voie rapide euh, à environ 100 km/h, euh, ma voiture s'est mise à ralentir d'un seul coup et euh, sur, le, sur le comment dire, sur le tableau de bord s'est allumé défaillance moteur avec un comment dirais -je, un voyant un rouge, un voyant moteur, et euh, un voyant anti-patinage, allumé. Et ouais. j'étais en vitesse euh, impossible de dépasser de 40-50 km h en, en, le moteur broutait. Bon, voilà. Donc j'ai réussi à re rejoindre mon domicile quand même, et j'ai appelé le comment dirais-je le le, concessionnaire. Le concessionnaire. qui m'a dit, écoutez, bah, oui, vous êtes en vitesse dégradée, c'est normal, euh, rejoignez-nous, on va voir ce qu'il y a. Alors j'ai pu revenir à, à aller à la, comment on dirait, ce concessionnaire qui m'a dit, bon écoutez, pour l'instant, la personne qui connaît ce problème-là n'est pas là, est en formation, Revenez lundi. Bon, donc lundi ils m'ont rappelé, ils m'ont dit voilà, ce sont les, les injecteurs, il y a des fois injecteurs, euh, obligé de les changer, enfin, etc. Quoi. Vous allez avez pour 1726 euros. Bon, ben, surprise, et ils m'ont dit, mais comme vous avez que ça. 5... Alors c'est là mon problème, Je... vous n'avez que 57 000 kilomètres. Euh, on vous fera payer que la main d'œuvre. Alors là, j'ai été quand même surpris, parce que malgré tout, euh, ma question donc est la suivante. Euh, à 57 000 km pour une 3008, est-ce que c'est normal Alors, qu'est-ce que vous faites comme type de trajet C'est une Alors, question ça, que je pose je souvent, fais pas de mais, ville. mais Je fais, pas de ville. Euh, J'habite la campagne, donc je fais des, des trajets d'environ 30 km que je, je vais toujours au même endroit. D'accord. Et quelquefois... Euh, je vais en vacances, je fais 1000 km, évidemment, et quelques fois, 100 km. Mais quand vous faites vos trajets là, de 30 km, est-ce que de temps en temps, vous roulez un petit peu plus vite Oui, ou oui c'est vraiment la route mets, de campagne. Euh, je me mets en quatrième, cinquième, je roulerai trois le tour. Pendant... D'accord, donc vous avez, euh, vous nous écoutez de temps en temps et vous dites, tiens, je vais faire de la prévention en Absolument. essayant de décrasser un peu mon diesel. Absolument. Et malheureusement, vous êtes victime de bah, la panne qui va toucher, euh, on va dire, euh, je pense, 20 ou 30 des diesels dans les années qui viennent Ah oui. C'est l'encrassement. Alors, toutes les pannes qui, qui surviennent après sont liées à l'encrassement des injecteurs. La, oui. vanne, la vanne EGR, euh, le turbo, le, le, le filtre à particules. Tout ça, c'est lié en fait à des problèmes sur les injecteurs. Ah Alors, ouais. qu'est-ce qu'on peut faire pour y remédier Déjà, première chose, euh, je sais pas, vous faites votre plein de carburant toujours au même endroit. Et avec quel type de carburant En Pratiquement, je suis en diesel. Enfin, en gazole, quoi. Oui non mais ah oui, voilà, <rire> heureusement du voilà du normal oui. donc ce que vous avez tout intérêt à faire c'est de temps en temps mettre des gazoles premium alors contrairement à ce que disent les, arrive, oui. les pétroliers ça permet pas de faire vraiment des économies de carburant c'est pas vrai on consomme un tout petit peu moins mais c'est c'est vraiment l'épaisseur du trait en revanche c'est vrai que ça préserve ça préserve ouais. le, le le la comment dire Euh, ça évite l'encrassement plutôt que préserver. Ou bon, si ça docteur, préserve oui. la bonne santé des injecteurs uh -huh. Voilà. Bon après il y a des traitements curatifs. Alors avant de changer vos injecteurs, vous auriez peut-être dû essayer. Euh, on en parle pratiquement toutes les semaines et j'ai peur qu'on qu en parle pendant longtemps toutes les semaines. Ah. Euh, il y a des traitements qui permettent de nettoyer les injecteurs qui sont relativement efficaces si on s'y prend pas trop tard. Oui, j'avais compris ça. Effectivement, c'était Bosch qui disait ça, je ne sais pas. Voilà. Alors il y a, il y a maintenant. Euh... Alors on peut aussi faire ce qu'on appelle de l'éco entretien. Aujourd'hui, il y en a un petit peu partout de l'éco-entretien. Ça, c'est très bien pour tout le monde. Pour tous ceux qui nous écoutent, qui roulent en diesel, c'est d'aller de temps en temps. C'est le check-up que vous faites, euh, vous, euh, régulièrement. C'est la prise de sang quand vous alliez ouais. euh, voir votre médecin. Euh, ça vous permet de connaître l'état d'encrassement de votre moteur parce que le mécanicien, lui, ne peut pas le savoir. Parce que quand il branche mmh. la prise diagnostique sur sa voiture, ça lui indique les pannes électroniques, mais pas les pannes mécaniques. Ouais. L'encrassement des injecteurs, par exemple, lui ne le voit qu'à partir du moment où c'est trop tard. Ouais, voilà, en gros, euh, là, lui, il détecte l'infarctus, mais il sait pas que vous aviez du cholestérol avant. Euh, Donc, y a... ils m'ont changé tous les injecteurs, j'ai une... tout le détail des injecteurs. Voilà, bon, et ils vous ont pas fait payer... Bon, commercialement, c'est bien ce qu'ils ont fait. Voilà, commercialement, c'est bien comme parce alors, alors, que... Moi, j'ai quand même fait naître comme on à la direction. Oui Il dire que bon ben. Mais euh... vous, savez, vous savez malheureusement euh, aujourd'hui, les diesels sont arrivés à de tels niveaux de sophistication que ce genre de panne euh, risque d'être assez fréquent. Il y a des tests qui ont été faits sur le parc roulant. Mais il y a 60. 000 km. Oui oui mais, mais il y a 70. À partir de 20 000 kilomètres, on commence à avoir un encrassement des injecteurs. Ah, oui il y a 70% du parc diesel roulant qui, presse... qui présente au moins un défaut fonctionnel. Ah, oui. Vous imaginez Alors les faits... — Voilà. Donc euh, que vous... Alors il y en a qui peuvent avoir les, les symptômes que vous avez eu bien avant. Quelqu'un qui va faire de la ville avec la même voiture peut très bien avoir ces symptômes-là à 30 000, 40 000 kilomètres. En général, c'est que ça commence à apparaître aux alentours de 40 000 kilomètres. — Alors moi, dans, dans ma lettre commandée, j'ai noté à la fin... Euh, j'ai donné la société aux bienveillance pour examiner cette situation afin de reconnaître la responsabilité de Peugeot ne serait-ce qu'au titre de la garantie légale des vices cachés. Ouais, oui. En oui. ne laissant pas le coup de la manœuvre à machin On est, alors, <rire> on est, on, on est à cheval. Ouais. On est à cheval. Alors, oui, c'est un problème fonctionnel. Euh, oui, c'est quelque chose qui existe au départ quand la voiture est commercialisée. Mais c'est aussi un problème d'usage. Si vous ah, faisiez que de l'autoroute à 130, votre voiture n'aurait jamais eu ce problème-là. Euh, le souci, bon, ça va, vous, vous faites de la route avec, mais c'est qu'on a vendu du diesel à tout le monde pour n'importe quel type d'usage. C'est une hérésie complète. Un diesel, c'est fait pour rouler longtemps, c'est fait pour rouler vite, c'est fait pour monter en température, c'est fait de temps en temps pour faire tourner le moteur. C'est bien hein, si vous le faites de temps en temps. Pensez à le refaire avec vos injecteurs neufs, parce que c'est la même chose, hein, Il risque de s'encrasser. Changez aussi euh, de station service, parce que... Il peut y avoir mmh. aussi un problème qui peut être lié carburant. à la qualité du, du, du gazole que vous mettez dedans. Et puis, un petit produit curatif de temps en temps. Alors attention, il y a différentes efficacités, je vais le mmh. répéter, dans les produits curatifs. Il y en a, c'est un peu le le, le, le, ouais, le yaourt anti-cholestérol. c'est pas ouais. ça qui vous fera passer le cholestérol. <rire> ça évitera d'en avoir un peu. Puis, il y a des produits un peu plus efficaces. Donc ça, aujourd'hui, on peut on peut arriver à en trouver. C'est commercialisé. Vu que c'est un problème récurrent chez sur pas mal de voitures, ces produits-là sont diffusés un peu partout. Merci Jean-Luc, on revient dans un instant, il est 9h moins le quart à suivre notre bon plan auto euh, Est-ce que votre enfant est correctement attaché en voiture Et puis notre essai de la semaine, c'est euh, une voiture qui se veut être la concurrente de la Toyota Prius c'est la Hyundai Ioniq qui vient d'arriver Jean-Luc l'a testé, nous dira ce qu'il en pense dans un instant, 3216 auto.rmc.fr pour nous joindre, à tout de suite Le week-end des experts sur RMC Votre auto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 Offre réservée aux particuliers sur tous les véhicules Renault et Dacia dans le réseau participant, voire conditions en point de vente. RMC, le week-end des experts. Votre auto, François Sorel, Jean-Luc Moreau. Merci d'être avec nous comme chaque dimanche, 8-10. Votre rendez-vous auto exclusivement sur RMC avec Jean-Luc Moreau, notre spécialiste qui répond à vos questions. Jean-Luc, il est temps de retrouver notre bon plan auto de cette semaine. Et on va parler de la sécurité des enfants à bord des véhicules. Est-ce qu'ils sont bien attachés Alors, il y a une enquête qui a été faite, qui est récente, hein, qui date de début 2016, qui a été menée par Bébé Confort et le laboratoire d'accidentologie qui s'appelle le Lab, qui démontre que deux enfants sur trois ne sont pas correctement retenus en voiture. Deux enfants sur trois. C'est problématique. Voilà. Alors, vous savez que la loi en France impose l'utilisation d'un dispositif adapté Jusqu'à l'âge de 10 ans ou jusqu'à ce que la taille de l'enfant euh, dépasse 1m35, 1m50, qui mm -hmm. lui permettent donc d'avoir la ceinture de sécurité. Si vous avez un enfant qui a 8 ans et qui fait 1m80, euh, normalement vous n'avez pas besoin euh, de... Enfin s'il si, faudra l'attacher pour faire comme les bonsaïs, pour éviter qu'ils euh, grandissent qui, qui, qui grandisse un peu trop vite. Donc il faut absolument être attaché. Il y a des règles très précises pour ça. Pour les enfants de 0 à 10 mois, donc qui font moins de 10 kilos, il faut ce qu'on appelle un lit nacelle installer dos à la route. Alors on peut le mettre, c'est le seul cas de figure où on peut le mettre euh, au place avant. Euh, vous le mettez donc dos à la route au place avant. Alors pensez à une chose, sur les véhicules modernes, on peut désenclencher l'airbag passager. Il faut absolument, quand on installe un siège bébé comme ça, enfin plutôt un, un linacel, euh, désactiver l'airbag passager. Ensuite, euh, de 10 mois jusqu'à 3-4 ans, c'est-à-dire pour des poids inférieurs à 18 kg, vous devez avoir un siège baquet obligatoirement installé à l'arrière. Le plus simple, aujourd'hui, tous les véhicules modernes ont ce qu'on appelle les fixations Isofix. Donc ça permet de clipser directement le siège dans ces crochets qui sont prévus pour euh, sur le véhicule. Donc ça prend vraiment pas beaucoup de temps, on est sûr que le véhicule est bien que le que le siège est bien attaché et au-delà de au-delà de 4 ans jusqu'à un âge de 10 ans enfin plutôt jusqu'à une taille inférieure à 1m35, il faut un réhausseur. Alors un réhausseur c'est pas un coussin sous les fesses hein. Parce que si vous mettez un coussin sur les fesses, sous les fesses avec la ceinture, au moment où, où vous allez freiner, le coussin va glisser et, oui. et votre enfant, euh, euh, en fait, ne sera pas retenu. Il faut savoir également que vous êtes responsable du non-port de la ceinture de sécurité pour tous les passagers qui ne sont pas majeurs. Donc tous les enfants en dessous de 18 ans. Chaque passager, c'est une amende de 135 euros. Alors euh, imaginez vous êtes, Ça fait beaucoup. vous êtes, vous avez ah, le oui. multivan de tout à l'heure, vous avez sept ah, oui. passagers qui sont tous des enfants de moins Ça, de 18 ans aucun n'est attaché les vacances commencent ça va commencer à faire chaud voilà donc bien penser à attacher les enfants pour la belle-mère mmh. la semaine prochaine on verra comment bien la ligoter sur euh, la galerie la exactement. Voilà. La pauvre. On salue toutes les belles-mères qui nous écoutent, bien évidemment. Tout ça est pour plaisanter. On oui, plaisante. on peut mmh. les mettre dans le coffre, évidemment. Bien sûr. <rire> euh, euh... Tout à l'heure, nous avions Audrey, qui est notre infirmière libérale, qui nous disait, enfin, voilà, qui, qui voulait avoir quelques conseils concernant le, le, le choix d'un véhicule. Nous avons Jérôme qui nous a envoyé un petit mail pour nous dire, euh, étant moi-même infirmier libéral en Ile-de-France, je possède une Zoé Renault. C'est très bien, Pour Zoé. mes déplacements, environ 110 km par jour, et ce n'est que du bonheur, pas de bruit, entretien peu coûteux par rapport aux véhicules thermiques, pas d'usure prématurée de de certaines pièces dues au faible kilométrage. Euh, donc voilà, euh, il est très content de son, de son de sa Zoé. Le en fait. seul inconvénient où C'est pas vraiment un inconvénient, mais tout dépend où habitait notre infirmière. Si elle habite par exemple dans une résidence et que euh, elle peut pas de parking et elle peut pas faire installer une borne de recharge, là, ça devient problématique. Évidemment, si on est une maison particulière mmh. ou si on a un parking qu'on peut faire équiper, il n'y a absolument aucun problème. En ou revanche, si on il faut faire moins pareil, de 150 km par jour. Il faut parce que que vrai faire 150 km compliqué. par jour et je vous donnerai... Euh, alors, est-ce qu'on fait la ionique euh, électrique la semaine prochaine Parce que vous verrez qu'il y a des solutions qui, qui proposent encore plus de, de kilomètres que ça belle transition Jean-Luc pour l'essai de la semaine euh, c'est la Hyundai Ioniq qui est la concurrente de la Toyota Prius 4 exactement, bon. alors c'est la première Hyundai qui est spécialement Hyundai pardon, ah oui, qui est spécialement avoir, conçue pour la traction électrique euh, et hybride, enfin hybride et électrique hein. alors elle cible ouvertement la Toyota Prius 4 et c'est vrai que vous vous souvenez, revenez euh, 30 ans en arrière on disait ouais les japonais ils copient En fait, bon, ça c'était il y a longtemps. Aujourd'hui, on pourrait presque retourner le compliment aux Coréens, parce que quand on prend la Ionique, elle est franchement calquée sur la Prius. Hein. Dimension, système de propulsion, poids, performance, consommation, habitabilité, aérodynamique, tout ça, on a l'impression que c'est calqué. À un détail près, qui a quand même son importance, c'est que les designers de chez Hyundai lisent beaucoup moins de manga que ah oui. ceux de chez Toyota et franchement, la elle, voiture est, est plus jolie. elle est bien plus sexy que la Prius 4 qui, je vais le dire encore une fois, est franchement moche voilà, j'en ai, ça ai vu quelques-unes c'est le gros point noir de, de ce véhicule peut-être le seul même c'est Oui, je pense que ouais, c'est le seul point noir sûr. de la Prius. Voilà. C'est vraiment... Elle a un un bizarre, jour, il... On dira particulier. Non, mais si un, un jour, il faut une Toyota Prius sexy, ouais. euh, ça changerait pas mal et de choses. Eh ben c'est presque la Prius sexy, euh, cette euh, Hyundai Ioniq. En plus, elle a un CX de 0,24, donc équivalent à la Prius. Parce que Toyota nous a dit, elle est ouais. moche, certes, mais elle est aérodynamique. Bon, on peut faire beau et aérodynamique <rire> également, voilà. Euh, alors, à l'intérieur, c'est également un petit peu moins manga que dans la Prius 4. Euh, ce qui n'empêche pas que vous avez des touches de high-tech. Bon, vous savez, une voiture coréenne, on imagine qu'il va y avoir des écrans au réseaux partout et eh bien c'est le cas vous avez même le tableau de bord c'est un écran haute résolution donc qu'on peut paramétrer vous avez tout ce qu'on peut avoir en termes d'infodivertissement et de connectivité à bord, il y a Apple CarPlay qui est disponible, avec Android Auto, c'est livré en série. Alors, vous pouvez Donc, à, ou... appairer n'importe quel smartphone. On a un Android ou un iPhone, Exactement. Ça, ça fonctionne. Voilà. Alors, mécaniquement, cette Ioniq partage sa plateforme et sa motorisation avec la Kia Niro hybride dont on a parlé récemment. Alors, qu'est-ce qu'il y a sous le capot Il y a un moteur 4 cylindres à cycle Atkinson qui a un rendement de 40%. 40%, c'est mieux que beaucoup de diesel et 40% c'est également le rendement du moteur thermique de la Prius 4 vous voyez quand je disais tout à l'heure ouais. euh, ça copie. Y quelques... bon, ouais. la comparaison s'arrête là hein. Euh, le bloc coréen fait appel à une injection directe d'essence alors que le bloc de la Prius conserve une injection indirecte pour diminuer les émissions de, de particules, c'est vrai que le bloc coréen en émet un petit peu plus, bon ça reste, euh, ça reste quand même relativement faible par rapport au diesel il y a quelques années 0,58 mg par kilomètre alors l'architecture des deux voitures diffère également. D'un côté, vous avez une architecture très sophistiquée sur la Prius et là, vous avez une architecture hybride plus simple qu'on appelle hybride parallèle. Mais toujours c'est le petit plus coréen avec une batterie lithium ion alors que la Toyota a encore une une génération de batterie antérieure qui s'appelle le qui s'appelle c'est la nickel canium non non non non nickel métal hydrure voilà hydrure métallique là avec donc le lithium c'est une enfin c'est plus performant lithium polymère c'est plus performant c'est plus léger elle a une capacité supérieure 1,56 la Toyota ne soit pas passé justement au lithium ion parce que c'est une technologie qui est maintenant en on va dire parce qu'ils maîtrisent parfaitement oui d'accord c'était ouais, comme le ça le nickel hein. métal hydreux et on sait que la, la durée de vie de ces batteries là est très largement supérieure à 10 ans d'accord donc euh, oui. il, et puis économiquement ça reste quand même moins cher que le lithium-ion lithium polymère alors en revanche elle a un moteur électrique plus modeste et elle fait moins appel à la traction électrique que la Prius 4 ça se traduit comment et ben même si cette ionique annonce 141 chevaux 122 pour la Prius 4 elle est un petit peu moins dynamique comme bien. quoi vous voyez la oui. puissance ne fait pas tout simplement parce que on a moins recours au moteur électrique que le moteur électrique de la Toyota est plus puissant a plus de couple. Et donc, dans les relances, dans les accélérations, est un petit peu moins dynamique, bon, rien de catastrophique. On a quand même des accélérations qui sont qui sont extrêmement bonnes, hein, des reprises qui sont bonnes. Et le, le, la deuxième chose pour laquelle cette euh, Hyundai va être un peu moins bien que la Toyota, c'est en matière de consommation. Puisqu'elle fait moins appel à l'électrique, elle, elle, elle va consommer un petit peu plus. Cela dit, cela dit, cela dit. Alors, on a essayé la voiture en Hollande. Euh, pas avec François Hollande, hein. On non. a laissé la voiture dans le plat pays. Enfin, vous me direz plat pays Hollande, tu dis je trouve que ça va bien, exactement. Ouais. Euh, les autoroutes sont limitées à 100 km/h. en race campagne, c'est 60. Donc, autant dire, on se traîne à la vitesse d'un escargot malade. Mm -hmm. Et à cette vitesse-là, on a fait. Moi, j'avais une consommation de 3,6 litres au 100. On peut considérer que dans un usage. Français, on va être aux alentours de 5 litres. On est grosso modo un ml au-dessus de ce qu'on Prius. Prius 4 dans les mêmes conditions. Alors en matière de tenue de route, il y a égalité pratiquement entre les deux. En matière de dynamisme, euh, cette coréenne a une boîte mécanique robotisée alors que c'est de la variation continue sur la Toyota. L'agrément on va, est dire, est on, va, on va dire, on va dire l'agrément est similaire. Là où la Coréenne fait la différence, en dehors de l'esthétique, ça compte quand même, c'est au niveau tarif. Ah. Les tarifs sont pas encore définitifs, mais Hyundai annonce qu'il vendra cette voiture entre 25 et 30 000 euros. C'est 5 000 euros de, de moins, moins que la Toyota Prius. Que la Prius. Tout ah ouais. en ayant un bonus écologique de 750 euros dont va profiter d'ailleurs le Kia Niro hein puisque la dernière fois euh, alors je, je fais amende honorable, j'ai dit que le Kia Niro avait un bonus et en fait il s'est avéré que il y a une caractéristique qui est réclamée pour l'homologation, mmh. c'est d'avoir un moteur électrique qui délivre, je vous le dis vite au minimum 10 kW sur une demi-heure et le Niro était à 8 kW euh, les Coréens ont rectifié l'électronique pour arriver à ces 10, 10 kW donc les deux véhicules bénéficieront de, de 750 Parfait. euros, donc elle est en fait Elle a pratiquement les caractéristiques d'une Prius 4, mais elle est plus jolie et moins chère. Au niveau finition à l'intérieur, on c'est mieux on, que la Toyota Prius Oui, on va dire la, la Prius 4 a fait des gros progrès, c'est à peu près équivalent. Bon, Voilà, euh, à tester si vous voulez peut-être vous offrir une, un véhicule hybride dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Jean-Luc, on revient dans un instant après la météo et les infos, deuxième partie de notre rendez-vous auto. On fêtera les 40 ans de bison futé. On évoquera aussi l'importance de bien voir lorsqu'on conduit, ça paraît tout bête. Mais euh, ouais, puis, on euh, verra qu'il y a des chiffres qui sont quand même assez hallucinants Et, et puis l'été, l'éblouissement, les lunettes de soleil, euh, les verres correcteurs Tout ça, vous allez voir, c'est important Le pare-brise sale, c'est tout bête hein, mais, euh, voilà. Et puis on évoquera aussi le phénomène Pokémon Go Qui provoque des comportements, euh, même dans le domaine automobile Complètement hallucinant. Euh, on évoquera ça tout à l'heure Et on retrouvera aussi l'actu de la semaine avec la rédaction d'Automoto.com Vous restez avec nous, on revient après la météo et les infos 9h À tout de suite Le week-end des experts sur RMC, votre auto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 C'est l'heure de la météo sur RMC, la météo de ce dimanche avec Valentin Maillot. Alors Valentin, on peut le dire, tout va bien. Il fait beau, hein, François, on le dit, c'est vrai, ce dimanche c'est le soleil qui va nous accompagner toute la journée. Quelques nuages qui persistent encore ce matin sur les régions au nord de la Seine, mais sans conséquence sur le beau temps. Et puis peut-être encore un petit peu de vent aussi en vallée du Rhône en ce moment, jusqu'à 50 km/h, mais qui devrait s'essouffler au fil de la journée. Demain il fera encore très beau, seuls quelques nuages toujours présents sur les frontières du nord, et puis ce temps estival qui va se prolonger aussi mardi, qui sera la plus belle journée de la semaine d'ailleurs, avant que mercredi... Ça se gâte un petit peu avec l'arrivée des orages. Les températures continuent de grimper avec cet après-midi 23 degrés au Havre, 25 à Cherbourg, 26 pour Lille, 27 degrés pour Brest, 28 à Strasbourg, Perpignan et Ajaccio, 29 pour Paris, 30 degrés à Clermont-Ferrand et Marseille, 31 à Nantes et Lyon, 32 à Biarritz, 33 degrés pour Toulouse et 34 degrés cet après-midi à Bordeaux. La météo avec Top Garage, 800 professionnels pour l'entretien de votre auto avec la garantie constructeur préservée. RMC Dans un instant, deuxième partie de notre rendez-vous auto sur RMC avec Jean-Luc Moreau. Vos questions au 32-16 ont fait, entre autres, les 40 ans de Bison Futé. À la radio, sur votre portable, votre tablette, sur Internet, RMC. C'est RMC, il est 9h, un point sur l'actualité avec Pierre Rigaud. Bonjour Pierre. Bonjour François, bonjour à tous. Deuxième journée de deuil national, les hommages se poursuivent à Nice. Les rescapés tentent de comprendre. De nombreux enfants et adolescents font appel à des psychologues. Mohamed Lawesh n'était pas un religieux, il s'est radicalisé très rapidement. Nous en parlerons avec Dunia Bouza, l'anthropologue, est en direct dans ce journal. Et puis en Turquie, les partisans du président Erdogan crient victoire après la tentative ratée de coup d'État, nous serons sur place. RMC, il est 9h. 26 blessés sont toujours en réanimation à Nice, plus de deux jours après l'attaque meurtrière sur la promenade des Anglais. Parmi les 84 victimes de jeudi soir, 10 sont des enfants. De nombreux adolescents qui n'ont pas été blessés physiquement jeudi soir ont tout vu. Claire Checailini était hier à la maison d'aide aux victimes à Nice, où ils peuvent parler de leur traumatisme.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 et des personnes à terre. Des fois, je me réveille pendant la nuit et j'y repense comme ça, et ça me fait vraiment mal au cœur. Je pense aux gens qui sont morts, et ça me fait toujours un peu peur de ressortir dehors. Je pense même pas y aller, c'est un autre événement comme ça. Peut-être euh, des années plus tard, mais bon, je, je pense pas. Jackie, venue sans ses parents devant la maison d'aide aux victimes, ne va finalement pas oser demander à être reçue par un psychologue. Un reportage à Nice de Claire chez, chez Caglini. La promenade des Anglais est partiellement rouverte, rouverte depuis hier. Niçois et touristes confondus viennent fleurir le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 Témoignage de Monia au micro d'Elodie Messager. Demain, une minute de silence sera observée à midi au troisième jour de deuil national. La promenade des Anglais sera ensuite totalement rouverte. Pendant ce temps, les enquêteurs poursuivent leur travail. Sept personnes de l'enterrage du terroriste sont désormais en garde à vue. Deux ont été interpellés ce matin d'après nos confrères de BFM TV. Et les policiers analysent également les fruits de leur saisie lors des perquisitions. Céline Martelet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 Bonjour. Vous êtes anthropologue, directrice du centre de prévention contre les dérives sectaires liées à l'islam. Manuel Valls le redit ce matin dans le journal du dimanche. Manuel le terroriste de Nice s'est radicalisé très rapidement. Est-ce que c'est inédit ou est-ce que ce profil vous est familier? C'est la grande différence entre Al-Qaïda et Daesh, c'est-à-dire que pour Al-Qaïda, il fallait quand même connaître l'islam, s'engager politiquement, vouloir que les lois islamiques soient appliquées par le gouvernement. Donc une vraie idéologie, une hiérarchie, un apprentissage. Daesh, non. Daesh, on brigade effectivement très rapidement. C'est pas nouveau. On a des jeunes qui basculent en moins de deux mois qui n'étaient même pas musulmans, qui sont parfois de familles athées auprès Parce que Daesh, les recruteurs arrivent et finalement proposent une solution à la problématique personnelle de la personne, un peu un scénario pour mourir et pour tuer. Donc finalement, par Internet ou par simple conversation avec quelqu'un, quand la personne est vulnérable, ils vont jouer Ils vont s'appuyer sur la vulnérabilité de la personne et ils le font basculer dans une espèce de déshumanisation totale, hein. on peut le dire de manière très rapide, sans qu'il y ait d'engagement religieux. Manuel Valls évoque ce matin le, un phénomène de radicalisation rapide et il évoque un ennemi invisible. Comment combattre cet ennemi invisible Déjà, en prenant les bons indicateurs d'alerte, je crois qu'il euh, faut arrêter justement de penser que c'est un engagement religieux. Et donc, il ne faut pas euh, s'alerter quand quelqu'un fait la prière ou même porte un foulard. Euh, c'est au contraire les comportements de rupture, c'est-à-dire les changements soudains dans le comportement des gens. Ils vont se mettre en rupture avec leurs amis, avec leurs anciennes activités, avec leur famille. Il y avait une rupture familiale. Qu'on doit s'alerter Donc il faut changer notre grille de lecture pour être efficace et empêcher euh, ces gens de, de basculer complètement et, et ensuite euh, de ne plus être euh, des, des humains à part entière et de pas considérer leurs victimes comme des humains euh, parce que c'est ça qui est terrifiant. Dunia Bozard, vous êtes anthropologue. J'aimerais avoir votre avis, sur, euh, votre avis éclairé et un peu à part sur cette polémique lancée euh, dès vendredi matin par l'ancien maire de, de Nice, Christian Estrosi, sur les moyens policiers, sur... On aurait pu éviter ça. Vous qui êtes anthropologue, qui êtes euh, euh, au contact de ces jeunes qui sont radicalisés, à votre avis, est-ce qu'on peut éviter ce genre d'attentat ou est-ce qu'il faut être un peu fataliste et, et résigné Non, je refuse d'être fataliste. Bien sûr qu'on va les éviter parce qu'on va former un petit peu tout le monde. Mais pour le moment, la droite et la gauche euh, sont au même niveau. Ils continuent euh, à, à ne pas réactualiser leur grille de lecture. Donc euh, c'est malvenu de se faire la guerre, euh, qu'ils soient plutôt à l'écoute des gens de terrain et des chercheurs. Qu'ils arrêtent de faire des choses uniquement pour leur projet politique et qu'ils défendent vraiment la France en consultant à la fois les familles, les chercheurs et les gens de terrain. Et on avancera tous ensemble. Merci, Dounia Bouzard, anthropologue, d'avoir été en direct sur RMC. Vous êtes également l'auteur de Ma meilleure amie s'est faite embrigadée aux éditions La Martinière. Cette polémique dont on parlait à l'instant avec Dounia Bouzard, elle a été alimentée quelques heures après l'attaque, notamment par Christian Estro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 Et en tout, le ministre de l'Intérieur pourrait ainsi mobiliser 9000 policiers et 3000 gendarmes volontaires. La Turquie a retrouvé un semblant de calme 24 heures après la tentative de coup d'état d'une partie de l'armée. 265 Turcs ont été tués, plus de 1500 blessés et près de 3000 militaires ont été arrêtés. Le président Recep Tayyip Erdogan a repris la main. Mayalène de Castelbajac, les soutiens du président ont célébré la défaite des putschistes toute la nuit. Partout aux fenêtres des immeubles, des drapeaux rouges et blancs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 Cavendish a encore frappé, victoire au sprint hier à l'arrivée de la 14 e étape du Tour de France, aujourd'hui le peloton part de Bourg-en-Bresse, direction Culos. dans l'Ain 160 km et le col du Grand Colombier classé hors catégorie où Thomas Veuclair avait brillé il y a 4 ans. On rappelle surtout que c'est sacrément dur c'est vrai que c'est un col, c'est particulier et ça fait mal aux pattes, quoi, normal Non mais on va voir, ça, ça va dépendre de la configuration de course, c'est surtout ça, un col n'est jamais euh, très dur ou très facile ça dépend toujours de la configuration de course plus on se rapproche de la fin du tour plus euh, les occasions euh, se réduisent pour les coureurs du général euh, et ou pour les, pour les coureurs euh, bons grimpeurs qui sont un peu plus loin ou au classement et donc bien sûr ça sera vraiment disputé ouais. Thomas Vöckler au micro de Pierre-Yves Leroux en tennis. Les Bleus ne sont plus qu'à un match de la qualification pour les demi-finales de la Coupe Davis. La France mène 2-1 face à la République tchèque grâce à la victoire du double hier. Les deux derniers simples sont disputés à partir de 13h. Joe Wilfried Songa à la qualification de la France dans la raquette. Les courses hippiques, y c'est à maison la aujourd'hui, mon cher François. Oui, Pierre, avec un tiers écarté, quarté plus. Donc, Sébastien Naras mis sur le 11 New Amsterdam et le 3 Machello. Luis Fernandez nous conseille le 2 Andred Acre. Et le...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 Merci d'être avec nous, comme chaque dimanche sur RMC, 8h-10h, le week-end des experts, l'automobile. Et puis à partir de 10h, vous retrouverez les GG du sport, bien entendu. Jean-Luc, pour si cette pronto. deuxième partie, tout à l'heure on va s'intéresser à la vue au volant. Euh, C'est hyper important, bien sûr, mais est-on sûr de bien voir lorsqu'on conduit on verra ça tout à l'heure. Est-ce que tous ceux qui doivent porter des lunettes, portent des lunettes Exactement. Est-ce que euh, porter des lunettes de soleil quand il y a du soleil, est-ce que c'est efficace Oui. Euh, on évoquera aussi le phénomène Pokémon Go qui provoque des comportements incroyables, on l'a vu. Des comportements y a... à risque sur la route. Et qui, et qui, euh... Alors en dehors de la route, mais aussi sur la route. Qui, mais on aussi on sur la route. Et sur, tout la, tout sur la route, le risque est amplifié. En Exactement. Fait, et puis on jettera un oeil sur l'actualité de la semaine. Euh, en collaboration avec automoto.com et Lionel Robert qui sera avec nous. Euh, Jean-Luc, dans l'immédiat, on annonce une nouvelle application, c'est l'application de Bison Futé qui arrive sur mobile euh, à l'occasion des 40 ans Bison Futé. Eh oui, euh, Bison Futé fête ses 40 ans. Vous avez dû d'ailleurs, François, être victime de l'embouteillage en 1975 Sans doute, vous étiez au volant, euh, qui, est, qui est à l'origine? <rire> <rire> oui, de ma petite, de ma petite euh, voiture à pédale, oui. Euh, oui. Oui, oui, oui, oui, Non, non, en fait, il y a eu un, un gigantesque embouteillage en 1975, euh, qui a décidé l'État, qui faisait déjà des informations trafic, à mettre en place euh, bison futé. Alors, pourquoi bison futé? c'était la question que moi, je me posais. Euh, la réponse, elle est toute simple. Euh, bah, simplement parce que un sioux, c'est malin, parce que c'est un sioux. Ah oui, euh, bison futé. Vous savez un sioux euh, est un Sioux. C'est un c'est un, sou, un sou, hein. Oui, voilà. ça, on, bien. on va pas parler d'argent entre nous non, mais quand même. On... Donc euh, ils ont trouvé que bison futé c'était c'était malin. Bon gaulois futé ça aurait pu être bien également. Oui. Bon c'est voilà, c'est bison futé, ça ça ça va pas au-delà de ça et pour le reste euh, des informations, eh bien je vous propose qu'on ait avec nous Christine Boucher qui est directrice des infrastructures de transport au ministère de l'environnement. Bonjour bon, madame M Boucher. Bonjour madame Boucher. Oui, bonjour. Bonjour. Bon, est-ce que j'ai bien résumé la naissance de, de Bison Futé On est bien d'accord y un, un, un grand embouteillage, 600 km sur la RN10, c'est ça euh, Voilà, parfaitement. C'était sur la route des vacances, le 2 août 75, Et effectivement, ça a été un événement assez marquant, puisque... On n'avait jamais vu ça, 600 km de bouchons sur cette seule RN en direction de l'Espagne. Et c'est ça qui a décidé, effectivement, d'avoir une action forte en matière de communication pour essayer de mieux informer et mieux orienter, finalement, les, les automobilistes, tout particulièrement pendant ces, ces, ces, ces périodes de, de départ en vacances. Ouais. C'est le début de bison futé, effectivement. Et ça a été efficace, hein, je crois Ben, écoutez, l'année suivante, donc à l'été 76, euh, un certain nombre d'initiatives de communication ont été faites avec Bison Futé et on a observé qu'il y avait un tiers de bouchons en moins. Donc euh, effectivement, le, le, le, le démarrage a été très probant et, et, et donc ça, ça a conduit le, le ministère et l'État à, euh, à poursuivre cette action Bison Futé avec au fil de l'eau, entre 1976 et, et aujourd'hui, un certain nombre d'évolutions puisque Bison Futé s'est adapté progressivement. Il euh, y a eu euh, tout d'abord la sortie d'un calendrier euh, national avec euh, les jours coloré, je pense que tout le monde connaît aujourd'hui, euh, et qui indique les, les jours les prévisions où, euh... de circulation, c'est ça, euh, les, les jours verts, orange, rouge et noir exactement. Hein. Et puis un petit peu plus récemment, on a mis, euh, on a lancé un site internet. Hein, ça c'était en 1997. En 2005, on a publié sur le site internet la carte des trafics en temps réel, hein, qui indique donc aux automobilistes euh, l'état du trafic en direct. Et puis, en 2016, euh, Et puis, la, la, semaine, nouveauté... la la semaine dernière, la nouveauté qui permet... Parce que euh, le trafic en temps réel, c'est bien, <rire> mais quand il faut un ordinateur à être chez soi, oui. c'est pas super si pratique. Ouais, ouais, ben, voilà. Voilà. Voilà. Donc là, cette fois, on a une appli sur mobile qui est gratuite Exactement, donc c'est une appli euh, qui est à la disposition de l'ensemble des usagers, des automobilistes et donc qui a été lancée euh, tout début juillet euh, puisqu'évidemment pour nous euh, la période des départs en vacances est une période tout à fait clé et donc... Euh, on, on la télécharge comment cette application Alors, elle peut être téléchargée alors, soit à partir du site internet Bison Futé, mais le plus simple, c'est d'aller sur euh, l'Apple Store ou sur euh, Google Play, hein, suivant le smartphone de, dont vous disposez. Euh, et donc, elle se télécharge euh, comme n'importe quelle autre application. Hein. Elle, est, elle est gratuite, il euh, n'y a pas de publicité. Et, et donc, euh, elle permet d'accéder à toute une série d'informations sur l'état de la route. D'accord, donc Alors, en temps réel et les prévisions. Alors quand on, oui, quand on allume son smartphone, on a quoi On a on a la prévision à l'endroit où on est, la prévision nationale, comment ça se passe Alors si la géolocalisation de votre smartphone est activée, vous avez directement sur le premier écran auquel vous accédez dans l'appli, euh, vous avez la couleur qui correspond à ce qui se passe dans votre région. Hein, parce qu'effectivement, suivant que vous, vous habitez en Vallée-du-Rhône ou en région parisienne ou dans le nord-est ou dans le sud-ouest, euh, il peut y avoir... Des, des, des différences de, de, sur l'état du trafic. Donc, si vous êtes géolocalisé, vous accédez directement à la situation dans votre région. Alors, que, comment vous arrivez à connaître l'état du trafic Parce que, euh, je ne vais pas dire des concurrents, mais Waze, par exemple, utilise les données renvoyées par les utilisateurs de l'application. Vous, c'est pas le cas Comme, Comment ça fonctionne, euh, le, le, le, les prévisions de trafic et l'information de trafic en temps réel Alors, l'information trafic en temps réel, euh, elle se fait grâce à la remontée d'informations euh, des gestionnaires de réseau. Donc, euh, bah, que ce soit les sociétés d'autoroute ou des, les, les gestionnaires du réseau routier national avec les, les directions interdépartementales des routes. On a un certain nombre de capteurs sur les routes. On a un certain nombre de caméras qui nous permettent euh, de, de, de recueillir l'information en direct. Et on a, une, on a une chaîne, on a un système d'information qui nous permet de faire remonter Tout cela au niveau central, dans le services qui gèrent Bison Futé, et euh, ça nous permet d'avoir euh, l'état du trafic sur le réseau euh, principal en temps réel. Hein. Et quand je dis l'état du trafic, euh, ça veut dire aussi qu'on a connaissance des accidents, des perturbations, euh, des réductions de voies, par exemple, euh, qui peuvent impacter la circulation. Donc ça, c'est une remontée qui se fait mm. en temps réel. Euh, on a aussi euh, un système de prévision. Alors là, c'est un petit peu différent, le système de prévision... Euh, repose sur un certain nombre de modélisations et puis aussi sur un travail plus euh, qualitatif puisque en fait pour établir par exemple le calendrier des jours colorés euh, les jours euh, verts orange rouge ou noir qu'on évoquait tout à l'heure eh on, on essaye de faire la comparaison avec les années précédentes on a 40 ans d'historique euh, pour voir bah, effectivement sur tel week-end euh, on risque de se retrouver dans une situation similaire à celle qui s'est produite telle année parce que mmh. ça tombe il y a les départs en vacances il y a les départs en vacances sur les pays européens voisins. Et donc, on arrive à établir un certain nombre de similitudes et ça nous aide à faire la, la prévision qui est donnée ensuite sur, euh, sur l'application Bison Futé. Christine Boucher, alors je reviens, je rebondis sur ce que disait Jean-Luc il y a un instant, Waze, Coyote, etc. Est-ce que finalement, tous ces nouveaux systèmes collaboratifs n'ont pas donné un, un petit coup de vieux quand même à Bison Futé Alors, ils n'ont pas tout à fait les mêmes objectifs. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que les applications qui sont développées comme Waze, s'appuie notamment Euh, sur les données euh, mises à disposition oui, par le Bison C'est-à-dire oui. qu'on a un certain nombre de données publiques hein, qui sont mises à disposition gratuitement. Alors, gratuitement pour les usagers qui utilisent l'application Bison Futé, mais aussi pour un certain nombre d'opérateurs qui développent leurs propres applications et qui donc récupèrent ces données. Mmh. Donc, Waze utilise, de fait, les données de Bison Futé. Waze utilise également un certain nombre d'informations de, de, de, qui sont relayées par euh, les usagers. Alors ça, c'est pas l'optique de, de Bison on ne s'est pas engagé dans cette voie-là, mais effectivement un certain nombre d'opérateurs comme Waze proposent des services supplémentaires, notamment des services de guidage pour les usagers. Euh, C'est ce, ce qui permettait parfois à Waze d'être beaucoup plus réactif que Bison Futé finalement, parce que effectivement, comme là euh, ce sont des, des, des, des, des, des automobilistes qui remontent l'information, elle euh, était remontée instantanément, alors que Bison Futé parfois il y avait un temps de latence qui était plus long. Alors, l'objectif de, de, de Bison Futé, c'est de, euh, de recueillir et de diffuser des données qui sont complètement qualifiées. C'est-à-dire que, quand effectivement, on a une donnée qui apparaît sur, euh, qui est diffusée par Bison Futé, euh, on a pris le temps de la vérifier. Euh, oui. Et donc, elle est, c'est ce que j'appelle qualifiée. C'est euh, important pour nous parce que c'est aussi une question de qualité euh, et de fiabilité de l'information donnée aux usagers. Mm -hmm. hein, et donc, euh, en termes de confiance, en termes de sécurité, c'est des choses importantes. Donc, il euh, y, a, y a effectivement ce, ce travail qui est fait de, de vérification et de fiabilisation. En plus de temps, bien sûr. Voilà, Quand vous, ça. vous dites qu'il ouais. y a un embouteillage, c'est vraiment ouais, un embouteillage. Sûr. Christine, vous, vous, ]chez, vous, restez avec nous. vous restez avec nous. On revient dans un instant. Euh,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 Jean-Luc Moreau, François Sorel 9 h 23 c'est les vacances qui dit vacances dit, peut-être pour vous, pas mal de kilomètres à parcourir sur les routes On parle aussi de bouchons Tiens, à cette occasion, Jean-Luc, on sera là, nous euh, le, Pour le grand rush, vous le savez, oui, hein, oui, ce grand rendez-vous que nous vous proposons chaque année C'est un... la mauvaise nouvelle qu'il fallait annoncer aux auditeurs C'est qu'ils vont être obligés de vous supporter Pendant 30 heures oui, ça. Mais vous serez là un peu donc Ça va être encore plus dur les moments où je serai là Voilà c'est ça voilà, C'est ce qu'il faut se dire Alors juste une chose, vous savez qu'on sera là du 29 juillet donc, Parce qu'en fait, voilà, ça, ça sera le, le, le, on va dire le grand rush commencera là Le 29 juillet on commencera à 14h Jusqu'au samedi 20h, donc 30h euh, Non-stop pour et vous accompagner vous Sur sa la route de et vos vous vacances savez, ce qui me ferait plaisir François oui. C'est que vous soyez comme bisous. Fûté, vous soyez emplumé pour euh, ah, pour, écoutez, pour je, cette, peux, euh, si je peux vous pour faire ce direct, dire si vous voulez mais je voulais passer un appel parce que si euh, entre le 29 et le 30 vous vous prenez la route euh, et que vous allez comme ça parcourir des, des kilomètres pourquoi ne euh, pas devenir notre reporter d'un jour et nous appeler pour nous dire comment ça se passe sur la route pour nous raconter euh, eh bien justement euh, voilà euh, comment se déroule ce trajet dès maintenant vous pouvez Euh, nous appeler au 3216 pour participer au Grand Rush. En plus, il y aura des cadeaux sympas. Donc, n'hésitez pas, 3216. Jean-Luc, nous avons la chance d'avoir avec nous Christine Boucher, qui est directrice des infrastructures du transport du ministère de l'Environnement. On fête à cette occasion les 40 ans de bison futé. Exactement. Et alors, bon, c'est vrai qu'on a eu même des réactions d'auditeurs qui nous disent « Oui, j'ai testé l'application bison futé. » C'est vrai mmh. que c'est moins réactif que que Waze. Euh, un des avantages que n'ont pas les réseaux participatifs, c'est que vous pouvez proposer, avant même de partir, des itinéraires alternatifs. On est d'accord C'est les Alors fameux oui. itinéraires bis avec les prévisions, justement, de circulation Oui, donc effectivement, ça fait partie des, des services qui sont en, en ligne sur le sur l'application. C'est qu'effectivement, on, on informe les usagers sur les itinéraires alternatifs, un petit peu moins connus qu'ils ont à leur disposition, mais qui peuvent leur permettre de faire leur trajet euh, dans des meilleures conditions, parce qu'à priori, ils sont moins moins chargés. Donc effectivement, euh, on, peut, on peut télécharger sur l'application la carte des itinéraires alternatifs pour faire les meilleurs choix avant son départ. Oui, des choix d'horaire aussi euh... Alors effectivement, dans les dans les informations qui sont données, euh, on essaye de cibler au mieux euh, des plages horaires euh, plus favorables pour prendre pour prendre le volant. Hein. Donc c'est euh, c'est vrai que. Dans l'application de disons futés, il, y il y a aussi l'idée d'avoir euh, collectivement un comportement qui conduise à une, une situation euh, moins dégradée sur la route. Hein. Donc euh, on, on est conduit à préconiser vis-à-vis -vis des usagers éventuellement de changer euh, leur heure de départ, de s'adapter euh, pour, pour avoir des meilleures conditions de circulation. Bon, tout à l'heure, vous nous avez dit que vous remontiez les informations de bouchons, d'accidents. Oui. Euh, Est-ce que on a les emplacements des euh, des studios photos qui vous font des, des photos souvenirs des sur les autoroutes? Ça. Alors, des studios photo, pas vraiment. Euh, en revanche, vous avez effectivement une carte euh, qui est actualisée euh, en temps réel hein, et qui donne et qui donne la localisation des principales perturbations. Ah oui, mais vous avez pas... Je vais être plus clair. Vous avez pas l'emplacement les, les, des radars dans les zones de danger. Ah, C'est vraiment, des zones, de, vraiment des, des zones de danger <rire> Oui, d'accord, je comprends bien. Ça ne fait pas partie des objectifs. En revanche, vous avez mm. toute l'information, soit sur les chantiers, hein, qui peuvent conduire à réduire le nombre de voies, soit sur les accidents, mm. et euh, vous pouvez également accéder, au travers de l'application, aux communiqués euh, des forces de l'ordre ou des préfectures euh, qui sont faits pour informer les usagers sur, euh, mm. euh, sur, les, sur les accidents. Hein. Donc vous avez euh, toute une série d'informations très complètes en fait sur ce que vous risquez de de rencontrer sur votre itinéraire des vacances. Christine Boucher, merci beaucoup. Merci donc, beaucoup. Cette appli bon, merci. à télécharger bon Merci. Euh, merci. <rire> Bonne vacance. Et bon. Et soyez prudent sur la route. Évidemment, cette appli Bison Futé à télécharger donc sur iOS, donc sur iPhone et sur Android. Jean-Luc, on revient dans un instant et on parlera de l'importance de bien voir lorsqu'on conduit. <rire> ça paraît ça tout bête. Pas, ça paraît évident, mais bien on sûr. se rend compte que il euh, y a de Il y a peu de, de toute de, petite mise. Oui, c'est ça. Ouais, c'est un peu comme la radio, il faut savoir parler. Euh, c'est un peu ça. Aussi. Ah bon Oui. <rire> la météo, les infos, on est de retour sur RMC, à tout de suite. Rejoignez les experts auto sur leur page Facebook, votre auto sur RMC. Les armes de Cambrasse. Qui nous fait découvrir des vins fruités nés sous le soleil Les armes de Cambrasse. Qui nous fait déguster des vins ronds et frais Qu'ils soient rouges, blancs ou rosés Les armes de Cambrasse. Qui nous propose un grand choix de cépages et toujours un vin à notre goût Les armes de Cambras Et où tout le monde se retrouve Eh oh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 Et pour votre santé, attention à l'abus de soleil parce qu'aujourd'hui, ça va taper. Hein, ça, hein, ça va Jonathan taper Maillot, bonjour. exactement. Bonjour François. Du beau temps pour tout le monde aujourd'hui. Et euh, c'est vrai, il y a quelques nuages hein, qui persistent sur les Hauts-de-France le Grand Est mais rien de bien méchant. Hein. Sans conséquence en tout cas, Laurent, le temps reste très ensoleillé. Du côté euh, eh bien, de demain, il fera encore très beau avec euh, presque partout euh, du soleil. Encore un petit peu de nuages près des frontières du Nord. Le temps qui va se poursuivre aussi à euh, le beau temps euh, mardi. Hein. Ce sera la plus belle journée de la semaine. Les températures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 Un point sur l'actualité, Arnaud Souk. Bonjour Arnaud. Bonjour François, bonjour à tous. Soigner le traumatisme, vivre malgré l'horreur, près de 72 heures après l'attentat de Nice, qui a coûté la vie à 84 personnes. Une centaine de blessés sont toujours hospitalisés ce matin, dont 30 enfants. Les enfants, ils étaient très nombreux le soir du 14 juillet, quand le camion a foncé sur la foule, promenade des Anglais. Beaucoup sont traumatisés par le mouvement de foule, comme Ryan, 11 ans. Il n'a pas osé pour l'instant demander de l'aide à la cellule psychologique, mais il l'avoue, il en aurait bien besoin.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 Ça Et pour exor oh, exorciser, certains sont venus hier midi à la rouverture de la promenade des Anglais, à déposer des fleurs, allumer des bougies. Yasmine, une parisienne de 62 ans, a, a tenu à se rendre sur le front de mer. Vous l'avez rencontrée pour RMC, Elodie messager. Son histoire, c'est un petit peu celle du sort qui s'acharne. Elle a survécu à l'attaque du camion, elle qui avait perdu son fils lors des attentats du 13 novembre.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 à la radicalisation extrêmement rapide on le sait désormais du terroriste celle qui a notamment permis à Daesh de revendiquer l'attentat hier matin on en sait aussi un petit peu plus ce matin sur les circonstances du drame Marion Dubreuil vous avez pu consulter pour RMC la déposition des trois policiers intervenus les premiers pour neutraliser le tueur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 La décision RMC signée Marion Dubreuil et dans un entretien au journal du dimanche, Manuel Valls le dit ce matin, nous allons gagner la guerre. Le Premier ministre admet malgré tout que le terrorisme fait désormais partie de notre quotidien pour longtemps. L'actualité, c'est aussi les suites du putsch avorté de l'armée en, en Turquie dans la nuit de vendredi à samedi. Le président Recep Tayyip Erdogan est toujours là et pour renforcer son pouvoir, il a déjà fait arrêter près de 3000 militaires. L'armée qui s'en est parfois pris à des hôtels, celui de, de Tony, touriste français en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 Luc Capouille sera ensuite opposé à Rosol. Il est 9h35. Bienvenue si vous nous rejoignez sur RMC. On retrouve les experts François Sorel. Merci beaucoup Arnaud. Euh, au cœur de ce rendez-vous auto, comme chaque dimanche avec Jean-Luc Moreau, dans un instant on va parler du phénomène Pokémon Go. Vous savez ce jeu mobile disponible sur iOS et Android qui provoque parfois des comportements étonnants, même dans les véhicules. On en parle dans une minute, à tout de suite.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 Vous pouvez joindre Jean-Luc au 32-16, comme chaque dimanche, ou auto Jean-Luc, on va parler maintenant de ce jeu qui provoque un engouement incroyable, c'est de d'abord parler de... Ah pardon, oui, vous avez raison. Oui, oui, oui, ça c'est la mémoire, mais ça on en parlera la semaine prochaine. On en parlera la semaine prochaine. Vous savez que, par exemple, pour faire de la radio, il ne faut pas bégayer. Bégayer, c'est franchement pas un avantage. Pour prendre le volant, en revanche, on ne se soucie pas, ou assez peu, de la vue la vue des automobilistes. On n'a pas le droit de conduire en état d'ébriété. On n'a pas le droit de conduire en ayant pris de, de, de la drogue. Mais en revanche, on peut prendre le volant si on voit rien du tout. C'est ça qui est franchement est paradoxal. Et, et on a tous des exemples où dans notre entourage, ou de gens qu'on connaît, qui ont une mauvaise vue et qui prennent le volant, et parfois... Sans mettre leurs lunettes. Avec des conséquences. On avec des conséquences qui dramatiques. Être dramatiques, évidemment. Alors on est avec nous pour en parler Catherine Jega qui est de la SNAV. C'est l'Association nationale pour l'amélioration de la vue. Bonjour Catherine. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Voilà. Alors je disais que c'est un phénomène de relativement grande ampleur. Les gens qui prennent le volant en voyant mal, ça représente quoi? D'après nos statistiques, hein, qui nous sont propres et qui ont été réalisées euh, au cours de enfin, pendant de longues années, et qui nous a permis de recueillir à peu près aux, aux alentours de 30 000 statistiques, euh, on a environ 20% des, des conducteurs, donc euh, ben, 20% par 40 millions, ça fait quand même euh, un sacré paquet, euh, qui euh, qui ont un problème visuel. Alors ce que l'on appelle qu'on appelle non ou mal corrigé. Alors Non corrigés évidemment, ce sont des personnes qui n'ont jamais eu de visite médicale, qui n'ont jamais été chez l'ophtalmologiste ou qui n'ont jamais franchi le pas d'un opticien pour euh, faire corriger leurs problèmes de vue. Et mal corrigés, ce sont des personnes qui, elles, sont équipées, ont des lunettes ou des lentilles de contact, mais qui ne sont plus adaptées à leurs problèmes visuels. D'accord, bon, c'est énorme. Puis il y a les gens qui oublient leurs lunettes aussi Ah bah, qui oublie, oui. Alors, il y a beaucoup de négligence dans ce domaine, puisque il y a des. là, c'est un baromètre de la santé visuelle que l'on fait chaque année, où l'on constate effectivement euh, que spontanément, en plus les gens nous le disent, hein, y a, ils n'ont aucun, aucun tabou, euh, que même même alors qu'ils doivent porter des lunettes, ils sont environ 30% de ne pas le faire pour prendre le volant. C'est énorme, ah ouais. c'est énorme. Qu'est-ce qu'on risque justement à, à ne pas porter ces lunettes quand on prend le volant Il y a peu de verbalisation en fait Bah, pas grand-chose. faudrait faut vraiment être très très malchanceux pour se faire prendre dans ce domaine, hein, puisque euh, le, le seul le, la seule c'est contra... une contravention, hein c'est pas du tout euh, un délit. Oui, c'est un, un paradoxe, parce qu'on va perdre des points si on est 1 km heure au-dessus de la vitesse. En revanche, si on conduit et qu'on n'y voit rien, on ne perdra pas de points. C'est hallucinant non, non, absolument quand même. pas absolument pas. Et la, la, je vous dis, la seule contravention que l'on peut avoir, c'est si effectivement... On se fait arrêter, contrôler ces papiers, que sur notre permis de conduire, on, on est porteur de lunettes et que là, en l'occurrence, on est pris en flagrant délit de ne pas les porter. C'est le seul moment où on peut être verbalisé. C'est terrible, c'est terrible. Est-ce qu'il y a des, des cas de figure où, euh, même quand on a une bonne vue, on peut avoir une baisse de l'acuité visuelle Il y a des facteurs, euh, des facteurs annexes, bien sûr. Il y a la fatigue, évidemment. Hein. Là, on est en période de départ de, en vacances, où on ne peut que recommander à tout le monde de faire des pauses. Hein. Tout le monde le répète, mais c'est vrai que la fatigue influe aussi sur la sur la vision. Euh, et puis, on, puisqu'on est en été, euh, il y a quand même le problème de l'éblouissement. Qui est, qui est quand même assez assez récurrent parce que justement quand on quand on est ébloui par le soleil euh, ben on perd il y a des moments on a des petits des, des microsecondes ou voire des secondes entières où on est on perd on perd sa, sa vision totalement et quand on sait euh, selon les vitesses auxquelles on roule euh, combien de temps peuvent, peuvent enfin combien de mètres on peut parcourir en une seconde ça fait un peu peur oui Par exemple, quand on sort d'un tunnel et qu'on se retrouve, si on est dans le sud de la France où il y a, beaucoup, il y a, il y a des autoroutes avec beaucoup de tunnels qui mmh. passent dans les montagnes, on sort d'un tunnel où il fait relativement sombre et oui. on arrive et on, on a le soleil de face, par exemple, là on peut être ébloui. Ah -y. Là, on peut, on peut être ébloui -y pendant plusieurs secondes. Et effectivement, sur l'autoroute, si on sait qu'à 130 km h on parcourt 35 mètres en une seconde, Oui, voilà. si on a 4-5 secondes d'éblouissement et que ça freine juste devant, c'est oui vrai qu'on peut voilà. se retrouver Là, dans une, dramatique, on peut tout tout se retrouver dans une situation extrêmement délicate. Euh, ça, et... ça nous est tous arrivé d'ailleurs, est... ça. Est-ce oui. est que, il euh, y a certains pays qui, de, de, dans lesquels, euh, au-delà d'un certain âge, une visite médicale est obligatoire, en particulier pour la vue. Est-ce que c'est quelque chose, vous, que vous encourageriez? C'est-à-dire qu'il y a une réglementation européenne qui a été mise en place, effectivement. Il y a une directive qui a été mise en place euh, en 2009. Euh, des pays l'ont bien appliquée en instaurant effectivement des visites de contrôle euh, euh, et pas... Pas seulement, euh, on va pas, on va pas du tout rentrer dans l'image le, le, de, de la personne âgée, parce que là, c'est un petit peu ce qui nous brouille en France, c'est-à-dire oui. que dès qu'on parle de contrôle de santé médicale ou de contrôle visuel, on pense tout de suite aux personnes âgées. Or, nous, on constate que c'est pas du tout un problème, c'est pas seulement un problème de personnes âgées. Donc, il y a des pays effectivement qui ont instauré des contrôles au moment de passer le permis de conduire et puis régulièrement tout au long de la vie du conducteur. Nous, en France, on a appliqué cette directive à minima. En plaçant les, les conducteurs face à la responsabilité, en indiquant simplement aux, aux jeunes qui passent le permis de conduire qu'ils doivent s'assurer mmh. eux mêmes par eux mêmes qu'ils ont une bonne vue pour, pour prendre le volant. Très bien, merci beaucoup Catherine. Eh ben, merci Catherine. Eh ben, Donc merci on va rappeler hein, le slogan au volant, la vue c'est toujours la vie. Ah voilà. oui, oui, toujours, hein, et exactement. ça depuis très longtemps. Merci beaucoup Catherine. Merci, bonne journée, et ben, bon, au revoir. Bonne route à tous. Et faire Merci. attention aussi aux lunettes de soleil hein, en, en ce moment, parce que c'est vrai que... Alors c'est vrai que si on a des verres correcteurs, vous savez, qui se teintent au soleil, ça sert à rien en voiture, puisque en fait, c'est les UV qui font oui. foncer les verres, et donc dans, dans votre voiture, voilà, le, le pare-brise pare uv le protège. Euh, protège euh, ouais, exactement. Voilà, effectivement. Il est 9h43, c'était RMC, on revient dans un instant. On va évoquer donc ce phénomène des Pokémon Go, qui euh, impacte même les automobilistes, et Et puis, juste après, on s'intéressera à la l'actu de la semaine avec automoto.com qui sera là avec Lionel Robert. À tout de suite le 32 16 pour nous joindre. On est là dans une minute. Le week-end des experts sur RMC, votre tour.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 on va euh, s'intéresser à l'actualité high tech de cette semaine avec la sortie d'un jeu qui euh, a créé la polémique. Il s'agit de Pokémon Go. Exactement. Rappelons ce que c'est en quelques secondes. Hein, vous téléchargez ce jeu sur votre iPhone ou Android. Alors pour euh, euh, iPhone, c'est pas encore disponible en France, mais ça va bientôt arriver. Mais dit, il y, ou y, mardi. y a des petits malins qui, qui ont réussi voilà. à le télécharger on peut, on peut, quand même. Y il l'utilisent. Exactement. Et ce jeu a une particularité, c'est que euh, en fait, vous allez chercher des vrais Pokémon, vous chassez les Pokémon, mais dans la vraie vie, c'est-à-dire que vous allez vous balader dans la Rue, oui, votre téléphone va utiliser en fait la caméra du téléphone, euh, l'appareil photo du téléphone, et va proposer une image de l'environnement autour de vous. Exactement. Et va, dans cet environnement, voilà, à faire à, apparaître des Pokémon que exactement. vous devez attraper en quelque sorte. Et des Pokémon, il y en a partout, dans des endroits cachés, dans les rues, dans des bâtiments, etc. Alors, euh, il y a eu pas mal de polémiques concernant ce jeu parce qu'on retrouve des Pokémon un peu partout, Jean-Luc Exactement, on peut, les, on peut les retrouver sur la route et c'est pour ça que l'association Prévention routière s'en est inquiétée. On a avec nous Anne Lavaux, qui est la déléguée générale de l'association. Bonjour Anne Bonjour, Bonjour. Alors vous, ça, ça, ça vous fait peur cette application Pokémon Go Alors c'est pas l'application en elle-même qui nous fait peur. C'est l'usage, oui évidemment on, Voilà, c'est l'usage de cette, de cette application Ce euh, euh, comme vous l'avez tout à fait rappelé, c'est euh, ces personnages de Pokémon qui sont qui ont maintenant plus euh, de 20 ans. Hein, Alors donc, Anne, euh... juste, je vous coupe deux secondes. On vous entend très mal. Est-ce que vous parlez bien dans le combiné Alors je parle bien dans le combiné. Tout à l'heure, on m'entendait très bien. Est-ce que là, vous m'entendez Ça va à peu près. Ça va, bon, à, peu ça près. va à peu près. Allez. Donc je rappelais juste que ces personnages avaient une vingtaine d'années. Et que, et que ceux qui ont joué avec euh, lorsqu'ils étaient enfants sont effectivement aujourd'hui des adultes, et des adultes qu'on peut retrouver euh, au volant d'une voiture, sur des deux-roues motorisées, voire sur des vélos. Et comme ce jeu incite en fait à attraper les Pokémon qui sont, comme vous l'avez rappelé, euh, dissimulés dans, dans l'espace, les, dans, dans la rue, hein, puisque c'est un jeu de réalité euh, augmentée, Eh bien, euh, on a des choses qui sont assez surprenantes et on peut voir dès aujourd'hui sur YouTube un certain nombre de vidéos qui montrent en effet des gens au volant euh, en train de jouer en même temps avec le smart, leur smartphone à Pokémon Go. C'est halluc pas... hallucinant. Bon, aux, est Éta hallucinant. Aux, aux états unis on a vu ces enfants là, qui traversaient l'autoroute pour aller chasser un Pokémon qui était de l'autre côté de la route. Alors, il y, y a ceux qui sont au volant, puis il y a ceux qui sont dans l'environnement y avec des véhicules qui se déplacent et ils sont pas attentifs, en fait, à ce qui se passe autour d'eux. Alors, il y a effectivement ceux qui sont au volant, puis il y a tous les piétons, vous avez raison. Oui. Et d'ailleurs, aux états unis ça n'a pas raté, il y a déjà eu un accident de voiture dans l'État de New York... Euh, puisque le conducteur euh, était en train de jouer en même temps à attraper un Pokémon. Ouais. Alors vous, ce que et... vous demandez, c'est que les, les personnages virtuels n'apparaissent plus sur les voies de circulation et que le jeu euh, se bloque à partir du moment où on est dans un véhicule, c'est ça on dépasse ouais. une certaine vitesse. Exactement. Alors, c'est exactement ce que nous demandons. On demande à ce que les, euh, les, les, les inventeurs de ce jeu, les concepteurs de ce jeu, mettent en place un dispositif qui bloque automatiquement l'accès au jeu dès lors que l'utilisateur est en situation de conduite, donc euh, en voiture, euh, à vélo ou en bureau euh, motorisé. Et puis également, et ça vous l'avez rappelé, est il y a un danger pour pour les piétons à ce que les Pokémon Euh, ne, ne soient pas en, en, en situation accidentogène, qu'on ne les retrouve pas au milieu de la chaussée, etc. Mmh. Il y, y a un Pokémon, rappelez-vous, il y a un Pokémon qui s'appelle roucoule nous on propose qu'il s'appelle Rookool. <rire> Bravo, hein, mais Bravo. Ça, il, faut, il faut faire attention à ce que euh, ce, type, euh, ce type de jeu ne devienne pas une mmh. source d'accident. D'ailleurs, toujours dans l'état de New York et selon l'agence Reuters, il y a déjà euh, des messages qui sont affichés sur les panneaux de sécurité routière. Vous savez, ces panneaux qui se renouvellent régulièrement et qui demandent aux automobilistes de ne pas jouer au volant. Oui, ça, par, ça, ça, que... paraît, ça paraît évident, mais bon, il y en a qui vont tenter de le faire quand même en se disant, tiens, j'en attraperai plus. Euh, et, et comment réagissent les inventeurs de ce jeu Est-ce que la demande que vous avez faite a des chances d'aboutir Alors, vous savez qu'en France, le n'est pas sorti, qu'il est disponible maintenant dans les dans 26 pays européens euh, depuis euh, environ une semaine, mais qu'en France, pour un certain nombre de raisons, dont les événements récents, euh, il a été reporté. Donc, c'est vrai qu'on n'a pour le moment, on n'a pas tellement d'audience. Nous, notre objectif c'est de faire en sorte que euh, vous, les médias, et je vous en remercie, vous relayiez euh, ces messages là et que progressivement, un certain nombre d'associations comme les nôtres puissent faire porter ces messages auprès des concepteurs du jeu. Puisque ça ne nous paraît pas, si vous voulez, compliqué en fait, de procéder à ce système qui permettrait mmh. de, de bloquer l'accès au jeu juste au moment où de... Voilà, alors euh, attention donc aux automobilistes, attention aussi aux piétons, à ne pas faire n'importe quoi, à prendre des Pokémon en plein milieu de la route, euh, voilà, ça aussi de, ça peut être dangereux. Merci beaucoup Anne Laveau. Merci, merci, Alain, merci, au revoir. 9h51, euh, cela dit, Pokémon Go, c'est très sympa, hein, mais il faut respecter... Euh, voilà, ouais, le le les... mieux, c'est de jouer dans un environnement sécurisé, parce que même si vous êtes dans la foule, vous pouvez très bien vous imaginer deux personnes qui voient le même Pokémon au même endroit et qui, qui se percutent. <rire> Ça peut être possible. Hein. Ça peut être possible. possible. Jean-Luc, on va terminer ce rendez-vous auto par euh, un point sur l'actualité de la semaine avec automoto.com. Exactement, on est avec nous, Lionel Robert, qui est le directeur de la rédaction du Magazine Automoto. Bonjour Monsieur Lionel. Bonjour Monsieur Lionel. Bonjour Monsieur Jean-Luc. Bonjour. Bonjour François. Alors cette semaine, enfin depuis une, une semaine en kiosque, un numéro spécial. C'est vachement à la mode. Young Timers. <coughs> Young Timer, oui tout à fait. Avec au que menu. Que Alors avec qu'est-ce que c'est que Young Timers Ah voilà, qu'est-ce ouais. que c'est que Young C'est la Fuego. En fait, c'est la Fuego. <rire> Par exemple. <rire> Comme son nom l'indique, en fait, ce sont des voitures qui sont à la fois euh, jeunes vieille et vieilles. Jeune. Ouais, oui, un voilà. peu comme François, quoi. C'est un Young Timer de la radio. Je ne l'ai pas dit. Hein. Ah bon C'est bien Lionel. <rire> Je ne vous en veux pas. J'en veux à Jean-Luc, mais pas à vous. <rire> Donc c'est des futurs ça... collecteurs, en fait, c'est ça Exactement. Enfin, plus sérieusement, ce sont des, des voitures qu on, qui ont à peu près une, on va dire une trentaine d'années. Donc aujourd'hui, on peut considérer qu'une Young Timer, ça commence, euh, on va dire, allez, fin des années 70, début des années 80. Et que ça court jusqu'au jusqu milieu des années 90, on va dire, hein, pour ne pas commencer à tomber dans ce qu'on appelle de l'occasion simple. D'accord. Bon, alors, l'exemple le, le, typique du, de Youngtimer, c'est euh, la 205 GTI. Enfin, c'est les GTI globalement. Et d'ailleurs, il y a la Golf aussi. Oui, la Il y a, y a, oui, y a, y a d'ailleurs un grand papier sur la folie des GTI. Oui, complètement. C'est-à-dire qu qu'en fait, on a traité. Il y a eu plusieurs sujets qui ont été traités. Dont effectivement un consacré plus spécifiquement aux petites GTI de l'époque, et dont évidemment, bien sûr, la, la, la 205 était la, la principale, on va dire, euh, la principale représentante avec la Golf, bien sûr. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça fait Parce que c'est des voitures qui nous ont tous fait rêver, enfin, une certaine génération, quand on a eu notre permis de conduire, on rêvait de ce genre de véhicule-là. Qu'est-ce que ça fait, euh, 30 ans après, de se mettre au volant de ces voitures-là Est-ce que le mythe est toujours réel ou est-ce qu'on est un petit peu déçu C'est toujours assez étonnant de ce point de vue-là parce que c'est vrai que on les réessaye dans un contexte évidemment radicalement différent et l'impression n'a strictement plus rien à voir finalement. Et quelque part, les, les défauts qu'on a pu leur trouver euh, il y a 30 ans, ben aujourd'hui ça devient bien presque des qualités. On a une espèce de nostalgie très positive. Donc finalement, la voiture, elle, elle devient un peu formidable, quoi, même si, même si elle n'était pas forcément dans, de, de tout point de vue. Tout d'un coup, on se met à, ben on se met à l'aimer pour tout ce qu'elle est pour tout ce qu'elle n'est pas. D'accord. il bon, n'y a, y a pas que des voitures sportives en youngtimer. Vous avez d'autres exemples Non, tout à fait. Eh C'est vrai que nous, on, on s'est plus particulièrement attachés aux, aux petites sportives parce que ce sont celles qui, on va dire, qui... qui Qui excite le plus le palpitant. Euh, maintenant, euh, Youngtimer, Young euh, vous pouvez en avoir de toutes sortes. Euh, nous, par exemple, là, on, on s'est attaché à, euh, à, à d'autres bagnoles, style euh, <rire> Lancia Tema, par exemple, ou, ou, ou Opel Omega Lotus. Oui, non, mais alors attendez, Lancia Tema 832, c'était une voiture, une berline avec un moteur de Ferrari. Euh, donc, quand je vous dis, il n'y a pas que des voitures Et... sportives, vous me dites, non, il <rire> y a la Lancia Tema avec un moteur non. de Ferrari. D'ailleurs, Moi, ça reste un, un de mes essais marquants. Euh, à l'époque, je travaillais pour Turbo sur M6 et je me souviens d'avoir essayé cette voiture. On avait fait le Grand Prix des Feux Rouges à Paris. En fait, il y avait un aileron électrique qui sortait à l'arrière de la voiture et c'était très étonnant. Quoi. On soulevait le capot et un moteur de Ferrari dans une Lancia <rire> qui, qui, qui était très banal d'aspect, d'ailleurs. Et, et à côté de ça, il y a Lotus Omega avec, pareil, un moteur surpuissant. Un moteur Lotus. Ouais. C'était, Lotus. Oui, Ce genre de véhicule, aujourd'hui, existe encore, mais c'est... C'est presque en série, c'est les Mercedes AMG, c'est les BMW M. Voilà, c'est. Mais à l'époque, c'était, euh, c'était vraiment des cas très particuliers. C'est, les... c'est des voitures qu'on trouve encore facilement, ça, ou il faut chercher non, après, franchement. Non, non, j'avoue que effectivement, elles ont quand même été produites en relativement peu d'exemplaires, et il n'est pas facile du tout d'abord d'en trouver une, et en plus d'en trouver une en bon état. Mais ceci dit, bon, en étant un petit peu quand même persévérant, on finit par en trouver, et surtout ça. Bon, elles ont évidemment beaucoup pris, on va dire, en termes de cotes. Enfin, parce qu'il faut quand même parler un petit peu, peut-être. Euh, D'argent, D'argent, oui. même si c'est, même si c'est pas forcément très très propre, mais euh, et, euh, et j'avoue qu'aujourd'hui, aujourd'hui, une, une Omega lotus, euh, une belle, comme on dit, euh, il faut compter environ 35 000 euros. Oui, ça commence. à et... beaucoup moins cher. Ouais. Est beaucoup moins cher. Ouais bon, ouais, mais... il faut dire que la théma il y a un budget entretien avec le moteur Ferrari qui est quand même pas négligeable <rire> du tout. Alors à l'inverse, vous vrai. avez fait aussi il y a, il y a quelque chose d'assez intéressant. Vous avez fait les futurs collectors. Là, vous avez pris des voitures ah, récentes oui. ou contemporaines qui risquent, de qui risquent de devenir des voitures demain, de collection. Des voitures de collection. Alors qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il faut acheter aujourd'hui j'ai un camarade qui m'envoie un SMS, il me dit la 306 Peugeot, ça, ça peut devenir euh... une future voiture de collection euh... ou pas On peut, je pense qu'on peut lui répondre. Il y, a... il y a deux cas de figure, c'est non. <rire> Et non. Non. Voilà. Lionel, vous êtes d'accord <rire> C'est je... sans oui, appel. Moi, je, valide... Ah. je valide toujours tout ce que dit Jean-Luc. Par principe, <rire> hein, vous savez, mais mais non. En fait, c'est-à-dire qu'on a voulu prendre un risque. On a voulu s'amuser un petit peu. Oui, oui, oui. Et surtout sur l'humour, bien sûr. Mais pour le coup, on, a... on en a sélectionné 10. Et parmi les dix, on en a mis vraiment une, notamment en avant. Euh, c'est le, le coupé Peugeot RCZ. Oui, là, je suis d'accord avec vous. C'est vrai que le coupé RCZ ouais, été, a été, critères, a été, a a été est joli. Il oui, a été produit sûr. en un en, en nombre d'exemplaires relativement limité. À part les versions diesel qui, je pense, ne prendront pas la cote et ne vaudront rien, euh, enfin, vaudront moins dans quelques années. Les versions avec le moteur THP, donc le moteur essence, à mon avis, c'est un bon investissement. Je suis plus, je, je suis plus réservé sur votre choix de la Citroën C6, mais bon... Euh... <rire> Pourquoi pas? C'est bien, faut Et prendre là, des risques. Là, L'aspect baroque de la voiture. <rire> euh, c'est aussi une voiture qu'on considère aujourd'hui comme le dernier haut de gamme de Citroën avant que la marque PS ne soit réellement lancée, créée et lancée. Bon, ma foi, aujourd'hui, ça coûte 9000 euros, finalement, quelque part. Ça vaut peut-être le coup d'en mettre une de côté et d'attendre 20 ou 30 ans. Bah, si on enfin, veut de toute façon, si on veut rouler en voiture confortable aujourd'hui, c'est la dernière voiture française extrêmement confortable avec une suspension hydropneumatique. Euh... Exactement. Voilà. Vous, avez, vous avez interrogé aussi le papa de la 205, Gérard V. Qui, ah, qui a été patron Gérard du design de Peugeot pendant des années et qui était aussi patron d'une écurie de course, hein, euh, qui détient oui, toujours le record de la vitesse maxi dans la ligne droite et une audière aux 24 heures du Mans. Exactement. Non, Gérard Velter, c'est quelqu'un d'absolument incroyable parce qu'effectivement, il a cette double casquette. C'est à la fois patron d'écurie de course, qu'il est encore hein, quelque part, puisqu'il y travaille toujours, même si c'est plus pour de la course. Et puis, euh, il a quand même été effectivement mmh. à la tête du design de Peugeot entre 1975 et 2007. Donc, imaginez un petit peu quand même la. On l'avait eu, non le, le nombre de générations qu'il a pu passer. On l'avait eu au téléphone, je crois, non Non, Gérard Velter, on l'a ah, jamais eu. Mais, c est, c est mais ça c est, c est peut être ça, une, une, une, une, une, idée une, une idée pour la suite. Merci beaucoup, Lionel Robert. Merci, Lionel. Merci à vous. À retrouver, donc, dans les kiosques, le euh, les numéro, euh, numéro d'automoto euh, actuel. Ouais, pour pour lire sur la plage. Ah bah ça c'est bien, tiens sur la oui, rue, ouais. sur la plage c'est cool. Jean-Luc, on se retrouve dimanche prochain On sera à 8h-10h sur RMC et euh, dans un instant après la météo les infos, ce seront les GG du sport avec Florent Gautreau Salut Florent. Salut, salut à tous. Les grandes gueules du sport arrivent effectivement de 10h à 13h. On va beaucoup parler du Tour de France. On va parler des rivaux de Froome qui ne sont pas à la hauteur. Et puis on va parler foot, on va parler pétanque et on va parler des JO parce qu'on est à 19 jours des Jeux de Rio. Et oui, on parle pétanque dans les grandes gueules du sport. C'est c'est l'époque qui veut ça. Allez, on se retrouve donc, pour ma part, le week-end prochain. Portez-vous bien, bon dimanche à vous tous. RMC, 10h-13h, les grandes gueules du sport. RMC, cet été, c'est le Brésil, c'est le bonheur. RMC, diffuseur officiel des Jeux Olympiques Rio 2016. Petit message Peugeot en forme de première fois. Cet été, pour la première fois.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 C'est l'heure de la météo, on retrouve Valentin Mailleux Bonjour Valentin Bonjour Florent, et ce dimanche sous le soleil hein, sur une bonne partie du pays quelques nuages persistent encore sur les régions au nord de la Seine mais sans conséquence sur le beau temps avec des températures très agréables et qui grimpent encore cet après-midi 25 à Cherbourg, 26 pour Lille, 27 degrés pour Brest 28 à Strasbourg, Perpignan et Ajaccio 29 pour Paris, 30 degrés à Clermont-Ferrand et Marseille 31 à Nantes, Lyon et Biarritz 33 pour Toulouse et 34 à Bordeaux ce temps estival qui est parfait pour aller profiter de la plage cet après-midi N'oubliez pas quand même la crème, euh, la crème solaire hein, avec ce soleil qui est tape fort un dissuivé entre 8 et 9 cet après-midi à l'ouest et dans le sud. Sinon partout l'eau sera belle, calme, autour des 23 degrés en Corse. Un peu plus fraîche en Méditerranée dans l'Atlantique autour de 18 à 21 et puis sur les côtes de la Manche en moyenne 17 degrés dans l'eau. La météo des plages avec les hôtels première classe. Passez une bonne nuit sur la route des vacances. RMC. Les grandes gueules du sport dans quelques instants. Le Tour de France au programme mais aussi du foot, de la pétanque et on va parler des Jeux Olympiques. On est à 19 h